Wan Qibla présente le corps en action, Madari Jussalikine. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham Inna allaha kana alaykum raqiba ma ba'd salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fråg en islam, bienvenue à notre, une, une nouvelle séance de notre série sur les actions du cœur traitant plus particulièrement du fameux livre Madarij Salikin, les sentiers des itinérants et toujours avec le repentir, toujours avec taubah, encore une fois pour les personnes qui se disent Ça fait des mois qu'on parle de Al-Tawbah, comme on va le voir dans un instant, inshaAllah, Azza wa Jal. c'est l'une des grandes obligations. Le repentir, c'est l'une, c'est parmi les grandes obligations. Et elle est parmi les grandes composantes de notre foi au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois lors de notre vie de fois ou autre chose. C'est quelque chose dont on a besoin d'être rappelé de façon permanente, comme on va le voir, Inch'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Un bref rappel, le repentir, c'est retourner vers notre créateur, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers le droit chemin. Si une personne, elle faisait des choses qui étaient considérées comme des péchés, encore une fois, quand on parle d'un péché, un mal, ce n'est pas seulement le fait de faire du mal aux autres. Faire du mal aux autres, ça, ça peut être quelque chose de concret, parce qu'il va y avoir des gens qui vont... Contester parce qu'il va y avoir des gens qui vont nous blâmer pour ça. Mais il y a le mal qui est entre nous et entre Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a le mal aussi, et c'était sur ce point qu'on s'était arrêté au bien, on s'était limité à ce point-là la dernière fois. Il y a le repentir relié au fait que même si la personne n'est pas en train de faire du mal, mais parfois on est en train de faire du bien, mais qu'on est en train de reculer, de perdre de la vitesse, perdre de notre rythme est-ce que ça c'est un bon signe ce n'est pas un bon signe parce que celui qui ne cesse de ralentir un jour il va tout simplement s'arrêter c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim ici encore une fois là on va faire un lien pour les personnes qui étaient présentes il y a de cela plusieurs mois quand on a commencé à parler du repentir on avait dit que le prophète wasalam, il faisait le repentir à quelle fréquence plus de 70 fois dans une autre narration, plus de 100 fois par jour le prophète. Quelqu'un pourrait nous demander, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi salam, il commettait plus de 100 péchés par jour Non, c'est le prophète, alayhi Mais ce que le prophète, alayhi wassalam, considère comme étant quelque chose qui nécessite tauba, de repentir, ce n'est pas comme ce que l'on considère. Ça veut dire ça, c'est les personnes qui font partie de l'élite des croyants, comme les prophètes, ainsi que les véridiques, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qaïm, ici, il nous dit Le repentir des khawass, l'élite, c'est quoi C'est le repentir relié à la perte du temps. Le fait d'avoir perdu un peu de notre temps. Une heure, quelques minutes, quelques heures, un moment de notre journée qu'on n'a pas investi pour la pour l'achira, pour l'au-delà. Ça, ça nécessite un taoub. Il nous dit ici que ce soit le larou. C'est quoi le larou L'arou, c'est les paroles inutiles, par exemple. Les actions inutiles. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises, mais c'est des choses qui sont en train de prendre une grande partie de notre temps. Avant de continuer avec ça, parce c'est important d'avoir quelques bases. Quelles sont selon vous les ressources les plus importantes dans cette vie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées et auxquelles on doit accorder beaucoup d'importance? Quelles sont les ressources? Les bienfaits que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, est là pour préserver, même que les ulémas, les savants de l'Islam, les juristes, ils leur ont accordé un nom bien particulier, ça s'appelle les maqasid. C'est quoi? Le temps, la santé, donc on a dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça c'est deux ni'mas, deux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, deux dons d'Allah azza wa jal marbounun fihima min minal nas. Qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment bien les gérer. Il y a des gens que lorsqu'ils ont du temps libre, ils disent qu'ils essaient de trouver quelque chose pour tuer le temps. C'est du temps qui est libre, ça veut dire il faudrait le brûler, faire quelque chose, c'est trop je suis tanné de ce temps qui est libre ou la santé aussi lorsque Allah nous accorde la santé il y a des gens je suis tellement en santé il faut que je fasse quelque chose même si c'est quelque chose de mal mais le jour où cette personne là va être malade elle va réaliser que Allah lui avait accordé une ressource qui a une grande valeur qu'est-ce qu'on a aussi qu'est-ce qu'on a comme ressource dans cette vie l'argent l'argent c'est une ressource Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il nous demande de préserver notre argent Oui, est-ce qu'on jette notre argent à droite et à gauche kanu Ceux qui gaspillent Ceux qui gaspillent leur, bien, leur argent, leur richesse c'est les frères des des shayatins des démons qu'est-ce qu'on a aussi La jeunesse donc ici on, a, on va mettre ensemble la jeunesse Le temps, la santé. On va les mettre ensemble. On va revenir vers ça, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on a aussi Lien de famille. Donc, la famille. La motivation. La motivation. Ça, on peut la mettre encore une fois. Même catégorie, Inch'Allah, que le temps, la santé, la jeunesse, la motivation. Le savoir, la connaissance. Très bien. Donc, vous avez cité à peu près tout. Si on va... Redire la même chose, mais on va les mettre dans les catégories que les savants ils ont mentionnées. Les savants ils ont dit que la religion d'Allah, l'islam, alaykoum salam. l'islam est là pour préserver avant tout la religion. C'est la religion qui a le plus de valeur. Parce que la religion, c'est la raison pour laquelle on a été créé par notre, par notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour adorer Allah, azza wa jall. Après ça, les savants, ils disent il y a aussi la préservation de la vie, « Hifzhu ». Quand on parle de préserver la vie, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas seulement préserver l'être humain, de laisser un être humain en vie. Que quelqu'un soit en vie, mais il y a autre chose après. C'est pour ça que quand on parle de la vie, on parle entre autres de la santé. Alaykoum salam wa rahmatullah. Quelqu'un qui est en vie, mais qui ne prend pas soin de sa santé, est-ce qu'Allah aime ça Il fait des choses qui sont dangereuses pour sa santé, pour son bien-être. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime ça Non. Le temps, ça fait partie de notre vie. Être en vie mais gaspiller son temps, c'est comme être mort. Quelqu'un qui gaspille son temps de façon permanente. Parce que la vie, c'est quoi C'est le temps. Le temps, une seconde, après plusieurs secondes, ça devient une minute, après plusieurs minutes, c'est... Une heure, après ça, ça devient une journée, des journées, un mois, des mois, des années. Donc le temps, c'est notre vie. En passant, quand on parle de la préservation de la vie, le courant que parfois on nomme humaniste ou autre chose, par exemple, qui s'oppose à des choses qui sont claires dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la loi du talion envers quelqu'un qui est un criminel, quelqu'un qui a commis un crime avec des conditions bien connues. « Koutiba alaykumul qissasu fil qatl, Ce qu'on appelle de nos jours la peine de mort, même si ce n'est pas avec la même, les mêmes conditions et la même image en général, la même forme. Parce que la peine de mort en islam, il y a des portes, il y a des issues. De un, il y a... Le fait que les tuteurs, les proches de la victime peuvent pardonner. C'est leur droit de pardonner pour que cette personne-là soit gardée en vie et qu'elle soit libérée à autre chose. Les personnes qui s'opposent à la peine de mort, même envers les pires criminels, quel est leur argument en général C'est quoi l'argument Personne qui s'oppose, qui disent la peine de mort ce n'est pas bien, même envers le pire des criminels. On va tuer des innocents par erreur, ça c'est pas un problème ça en tant que tel, parce que ça c'est vrai, Faut pas, la, la peine de mort ce n'est pas quelque chose qui va être appliqué à droite ou à gauche, Bi donc ça c'est plus l'aspect enquête. Mais qu'est-ce qu'on a aussi Le repentir. Mais L'argument principal Croyance Souffrir pour leur acte, très bien. On ne peut pas tuer quelqu'un, le droit de tuer quelqu'un. Donc, tout tourne autour de cette question-là, de garder cette personne en vie. Hifdo al-nafs, garder la personne en vie. Il y a d'autres contre-arguments. Bien sûr, la chose principale, c'est le fait que ce soit dans le Coran, mais on ne parle pas ici d'un aspect foi, on parle d'un aspect raison. La vie, mais quelle vie Garder quelqu'un en, en, en vie mais le garder en prison dans une cellule entre quatre murs pendant 90 ans, pendant 80 ans, pour le restant de ses jours, est-ce que ça c'est une vie Ça sert à quoi exactement Vous comprenez Donc, ce n'est pas notre sujet la peine de mort mais le point qu'on veut ramener ici c'est que la vie, quand on parle de la vie, la vie c'est plus profond que d'être vivant. La vie c'est notre temps. Prendre soin de notre temps, prendre soin de notre santé du mieux qu'on peut le faire. Qu'Allah Azawajal nous a accordé ça comme comme ressource. Et là, pour revenir à notre sujet, selon vous, on a parlé aussi de l'ilm. Il y a une personne qui a parlé de la connaissance. C'est une ressource dans la religion d'Allah Azawajal. Parmi les marcas que nous avons, préservation de l'intellect, de la raison, aql. C'est pour ça que Allah Il a interdit de consommer l'alcool. C'est pour préserver notre notre capacité de raisonner. Non, non, ce n'est pas ça. C est, c est... Tout ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'argument, notre argument est très simple. Ça, c'est quand on parle de fiqh, de la législation. Allah Azza wa Jal, il a dit très clairement dans le Coran al-Karim, « Kutiba alaykum al-qishan sufi al-qatla » Ça, c'est quelque chose très évident dans le Coran. Maintenant, on est sorti de ça. On est tout simplement en train d'avoir un argument rationnel avec une personne qui dit que la personne, plus important, c'est de la garder en vie. Ça veut dire qu'on est en train de dire, même selon votre argument, si on va oublier le Coran, moi je veux, par exemple, moi si je ne si connais pas le Coran et que je veux, je veux défendre la cause de la vie humaine, le simple fait de dire qu'il faudrait abolir la peine de mort, n'ajoute pas grande chose. Au moins faites-le. Prochain pas pour essayer d'alléger, par exemple, la sentence sur toutes les personnes qui sont accusées de façon innocente et ainsi de suite. C'est beaucoup plus important que de dire qu'on est contre la peine de mort même contre le pire des, des criminels. Vous comprenez Donc, dans, nous en islam, quand on défend quelque chose qui est clair dans le Coran, ce n'est pas parce que c'est une question de temps ou autre chose. Allah azza wa taille, a dit dans le Coran, c'est dans le Coran. Non. Non. non. On va, mettre, on, va, on va ramener les choses au clair. Donc avant, on parlait plus question-raison. Donc on va enlever la raison. Maintenant, on va parler du Qur'an. C'est quoi ce qu'Allah, Azzauddin, il dit sur la question de la peine de mort pour que les gens ne restent pas en suspens, inshallah al qisas la loi du talion, c'est une chose qu'on applique envers quelque chose, envers quelqu'un qui a commis un mal clair, Évident, dont on a les preuves, donc il n'y a pas de choubha, il n'y a pas de possibilité qu'on s'est trompé. Autre chose, c'est pour ça que dans un hadith, que les peines, ça veut dire les punitions, devraient être abolies par une simple choubha. S'il y a un doute qu'on s'est trompé, que cette personne, elle est innocente, on ne devrait pas la, la punir tant que on pas, ce n'est pas quelque chose qui est très clair et prouvé. Après ça, si c'est prouvé, on va prendre dans, dans le cas de la peine de mort, si quelqu'un a assassiné une autre personne innocente, et avec des conditions, ça veut dire la personne l'a faite sans choubha, la personne l'a faite de façon volontaire, ce n'était pas une erreur, et ainsi de suite, ça veut dire que c'était un crime en tant que tel. Là, en islam, la différence entre l'islam et entre, par exemple, d'autres systèmes aujourd'hui qui appliquent la peine de mort, comme dans certains états américains, c'est que dans le système législatif, par exemple, de ces quelques états, le droit à appliquer la peine de mort revient à L'État, c'est le gouvernement qui décide est-ce que telle personne, on va lui appliquer la peine de mort ou bien on va la laisser partir. En Islam, c'est le gouverneur qui applique, mais ce n'est pas lui qui décide. C'est les proches de la victime. Si les proches de la victime veulent que justice soit faite et que pour eux la justice et que cette personne-là soit exécutée, c'est leur droit auprès d'Allah. S'ils veulent pardonner à cette personne, c'est aussi leur droit et Allah les encourage et leur dit que ça... C'est meilleur pour vous. Om ta'fu akrabuli taqwa Allah Azza wa Jalla. Il aime quand on C'est clair? Donc, ça n'a rien à voir avec la sentence ou autre chose. Tout simplement de parler des mondes dans lesquels on vit aujourd'hui qui ne revient pas au Coran. Donc là, il faut avoir des arguments aussi qui vont dans le même sens. Taïm, là pour revenir à notre sujet, incha'Allah ta'ala. Préserver les liens de famille. Notre frère, il a dit. En islam, qu'est-ce qu'on a? préservation encore une fois de la lignée ça veut dire de la famille toutes les massalefs, toutes les ressources importantes de cette vie sont préservées par l'islam selon vous, quelle est la moindre des ressources en termes d'importance de, de toutes ces ressources qu'on vient de mentionner large contrairement à ce que plusieurs personnes pensent ressources très importantes Mais la moins importante. Lorsqu'il y a contradiction, c'est quoi C'est, c'est l'argent. Chef Dolmèl. Est-ce que l'argent c'est plus important que notre raison Non. Est-ce que l'argent c'est plus important que notre santé Non. Est-ce que l'argent c'est plus important que notre famille Non. Est-ce que l'argent c'est plus important que notre foi et notre religion Non. Est-ce que l'argent c'est plus important que notre temps libre qu'on pourrait investir dans quelque chose de bien Non. Et ça, c'est complètement le contraire de ce qu'on pourrait appeler le mindset, dans lequel on vit aujourd'hui, dans lequel, encore une fois, société de consommation, société capitaliste, dans lequel les gens sont l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, et que toute autre chose devient en bas des priorités. Je n'ai pas le temps de faire la salette. Pourquoi Parce que... Je... L'argent, C'est quoi l'argent, soit pour me faire de l'argent Ou puis pour dépenser de l'argent J'ai pas de temps à passer avec ma famille J'ai pas de temps à faire telle chose Je n'ai pas de temps L'argent Allah Azza Il n'aime pas qu'on gaspille notre argent C'est quoi gaspiller notre argent C'est mettre l'argent dans des choses Qui ne sont pas Utiles à nous Dans cette vie du bas monde Ou bien dans la vie de de l'au-delà si c'est utile dans la vie du bas monde c'est bien dans la vie de l'au-delà encore mieux le reste tabdir gaspiller de l'argent pour s'acheter une voiture une auto de luxe avec plein d'options et ainsi de suite ça, Allah Azza wa il n'aime pas parce qu'avec ce, ce même montant d'argent tu peux faire autre chose faire plaisir mais il y a une certaine limite on s'entend sur ça est-ce qu'on s'entend il y a une certaine limite et pour ça Allah Azza wa Jal dit il y a un certain Il y a une grande différence entre shahwa, juste le plaisir, comme on appelle ça, et entre le, pla le, le plaisir, ça veut dire pouvoir profiter de. Il y a personne qui t'a dit que c'est haram d'avoir quelques vacances avec ta famille pour... Y a personne qui te dit que tu dois manger le strict minimum, rester chez toi à la maison, chaque dollar dire est-ce que ça... Ça, c'est pour un niveau très élevé de humain. Quelqu'un qui est vraiment sur la hachila, prêt à tout donner comme ça, d'arrache-charité aux autres. Ça, c'est un autre niveau. Mais aussi, il ne faut pas aller à l'autre extrême. À chaque fois qu'on aime quelque chose, ah, c'est pour mon plaisir, j'achète. J'achète, j'achète. Vous comprenez Il <rire> y, y a un frère, l'autre fois, nous a raconté une histoire. Il a dit j'étais avec un ami. Cet ami il est venu en courant. Il m'a dit Hamdulillah, je suis très content aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Il dit il y a telle marque, marque très connue de manteaux d'hiver, qui est finalement en vente à rabais à 200 dollars. De 500 dollars, elle est offerte à 200 dollars actuellement. Il a dit « C'est la première fois que j'attends d'acheter cette marque en particulier depuis des années. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je vais pouvoir finalement acheter me, aller pour m'acheter ce manteau. » Le frère s'est adressé à lui, c'est son ami. C'est une discussion entre deux, deux amis. Ce n'est pas quelqu'un en train de faire la da'wa dans la rue à un étranger. Il a dit « J'ai une très bonne idée pour toi. » Il a dit « C'est quoi ?» Il a dit « Toi, tu as décidé d'acheter le manteau. » Il a dit « Oui. Tu es parti à la banque ?» Tu as pris le manteau en cash, tu l'as dans ta poche. Il a dit oui, 200 dollars. Il a dit, moi je te propose quelque chose. Va t'acheter aujourd'hui un manteau à 100 dollars et l'autre 100 dollars offre-le à une personne qui est dans le besoin. Parce qu'en en fin de compte, tu vas avoir un manteau d'hiver et tu vas avoir aidé une autre personne et c'est plus facile dans ton cas à faire cette décision de sacrifier, de faire la sadaka. Pourquoi Parce que le manteau est déjà sorti. Demandez à quelqu'un de dépenser 200 dollars, la personne pense Ah, j'ai des factures, autre chose. » Mais quelqu'un qui a déjà pris la décision que ce montant va sortir, il est déjà sorti de mon compte, il va sortir aujourd'hui. « Reviens pas avec moi à la maison aujourd'hui. » L'autre frère, il a dit « Tu as ruiné mes émotions, tu as ruiné mon expérience. » Mais ce que tu dis, c'est vrai, je vais le faire. J'ai pas d'autre choix que de le faire parce que ce que tu dis, c'est raisonnable donc je n'ai plus le goût d'aller acheter le même Même si je vais l'acheter je ne vais pas en profiter parce que je vais je vais me sentir coupable en quelque sorte vous comprenez il n'y a personne qui t'a dit que c'est haram en passant d'acheter un manteau à, à 200 dollars on peut toujours dépenser un peu plus chacun a son degré de iman d'attachement à la dunya mais que ça ça devient une façon de vivre un lifestyle que pour chaque chose je cherche toujours le luxe pour chaque Nouvelle machine que je vais acheter chez moi à la maison. Pour chaque meuble, je cherche toujours le luxe. Pour chaque auto, je cherche le luxe, quand même. Il faut avoir une certaine limite, vous comprenez Par contre ici, donc là on a parlé du gaspillage. Pour revenir à notre sujet, si on fait un pas en arrière, là où les gens, même les gens qui gaspillent dans le luxe et ainsi de suite, là où les gens s'abstiennent souvent de dépenser l'argent, c'est lorsque c'est une bonne idée de dépenser l'argent. Par exemple « Dépenser un peu plus d'argent pour sauver du temps. » Cette semaine, je parlais avec quelqu'un que je connais. Wa alaykoum salam wa Il s'est plaint du fait qu'il perd beaucoup de temps dans des choses qui sont inutiles, des problèmes de la vie, résoudre des problèmes de, ma... de, de, de la vie de tous les jours. Il m'a dit « Entre autres, actuellement, cette semaine, je suis en train de chercher, je dois m'acheter telle, telle machine. » électronique sans aller dans les détails. C'est un besoin et c'est vrai. Par contre, il essaie de chercher la machine la moins chère, le meilleur prix. Et là, il a fait un trajet à telle place et à tel. On peut compter facilement 5, 6, 7 heures perdues. La machine en tant que telle, elle est dans les centaines de dollars. 100, 100, 120 dollars ou autre chose. De ma connaissance de cette personne, là on ne donne pas un exemple parce qu'on est dans la halaqa on ne donne pas un exemple pour vous ce n'est pas pour apprendre comment acheter ou négocier ou autre chose on va revenir c'est quoi, quoi l'exemple exactement pourquoi est-ce qu'on donne cet exemple de ma connaissance de cette personne de son niveau d'éducation universitaire de son expérience dans la vie ou autre chose une heure une heure de cette personne une heure d'effort coûterait 50-60 dollars ça veut dire personne comme ça toi acheter cette machine à 120-130 à 130 dollars ça équivaut à Deux heures de ta valeur en tant que personne qui est professionnelle ou autre chose. Est-ce que ça vaut le coup d'aller perdre 6 heures, 7 heures pour pouvoir en fin de compte trouver le prix le, le moins cher qui va te sauver un 20 dollars, un 30 dollars Est-ce que c'est logique Non. Même si tu vas dépenser un peu plus. Dépense un peu plus, pourquoi Pour sauver des heures de ton temps que tu vas investir avec ta famille, dans la ribada, lire un peu de Coran. Sinon, si on vit toujours pour l'argent, essayez toujours de trouver les meilleurs prix et les meilleures telles choses. On ne parle pas en passant quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui a des ressources très limitées. On ne parle pas de ça. C'est normal qu'une telle personne doive faire de son mieux pour préserver son argent. Mais il y a des personnes qui sont aisées, qui peuvent dépenser un peu plus pour gagner du temps, et que ce temps-là, tu vas lire avec un reste de un de plus par jour, tu vas aller faire salat Tu le jama'a dans le masjid, tu vas faire... Mais si on vit toujours derrière l'argent, c'est normal qu'on n'a pas le temps après ça de faire salat et d'aller au masjid et de passer du temps avec nos enfants, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez Donc tout ça pour dire que la ressource la moins importante, même si elle a, elle a de la valeur, elle est très importante, c'est la ressource de l'argent. Et parmi les ressources les plus importantes, c'est le temps ne faudrait jamais perdre notre temps pour préserver un peu plus d'argent bien au contraire c'est pour ça qu'il dit l'imam ibn al-qayyim rahimahoullahu ta'ala fi laghw ou lahwin fa'innahu fa'il lam yakun fi taqaddum fa huwa muta'akhir wa la bud Car celui qui n'avance pas dans la vie qu'est-ce qui se passe il va toujours revenir vers l'arrière allah azza wa jalla nous dit fi le coran al-karim liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhir Dans la vie, soit on fait des pas en avant ou bien c'est des pas en vers, vers l'arrière. Il n'y a pas de poids mort. On ne s'arrête pas dans, dans notre vie. Celui qui n'avance pas vers Allah Azza wa il va reculer. Si tu dis demain, aujourd'hui j'ai bien travaillé sur ma foi, sur mon iman, alhamdoulilah. Demain, qu'est-ce que je vais faire Je ne vais, vais pas travailler sur mon iman. Il n'y a pas de salat, il n'y a rien du tout. Parce que ce que j'ai emmagasiné aujourd'hui, c'est correct, c'est bon. Non. Demain, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire des Des pas vers, vers l'arrière. Nous dit ici, nous parlons d'un fait qui est indéniable, ça fait partie de notre nature humaine. Tout celui, tout celui qui avance vers un objectif, notre frère tout à l'heure, il a parlé de la motivation, Tout celui qui a de la motivation envers quelque chose. À un certain moment de donner de sa vie, ou bien à un certain moment, au pluriel, sa motivation va, va baisser. On n'est pas des machines, la motivation n'est pas toujours au top. Ça arrive à tout, à, à tout le monde, que ce soit des choses de la dunya, ou bien des choses reliées à, à l'akhira et à la religion. Qu'est-ce qu'on fait de ça On a un hadith du prophète عليه والسلام, hadith authentique dans lequel il dit عليه الصلاه والسلام pour chaque action chira et pour chaque chira que chaque action c'est un hadith authentique du prophète صلى الله عليه وسلم chaque action elle a un pic ça veut dire un moment lors duquel la motivation elle monte à à son meilleur est-ce que ce moment là c'est un bon moment pour calculer ta vraie motivation en passant non Ne jamais se baser sur le moment de la plus haute motivation que tu as envers quelque chose. Le moment lors duquel tu es tellement excité pour quelque chose, ne prends pas ça comme repère. Ce n'est pas un bon repère parce que tu ne peux pas rester à, à ce moment. Vous comprenez lors, du Ramadan, lors de Ramadan, lors du Hajj, quelqu'un est dans le Hajj, le pèlerinage ou bien en plein mois de Ramadan, la personne est tellement motivée pour lire beaucoup de Qur'an. Je me sens capable de lire, quelqu'un pourrait dire, un tiers de Coran Qur'an aujourd'hui, en une seule journée. Parce que c'est la nuit du 27. Je me sens capable de faire 5 heures, 6 heures de salat, de prière. Est-ce que je peux, à ce moment précis, prendre un engagement entre moi et entre Allah, Azza wa que pour le restant de ma vie je vais à chaque jour faire à chaque nuit faire 5 heures de prière et à chaque jour lire un tiers de l'Qur'an est-ce que ça serait intelligent et, et sage non parce que ce n'est pas un moment de motivation qui est qui peut être pris comme comme repère il dit le prophète sallam, et après chaque moment de haute motivation il va y avoir un moment de basse motivation de perte de motivation Dans le hadith authentique, «Fa man kanet fatratuhu ila sunnati Celui, la personne, que ce moment-là de fatrat, de baisse de, de motivation, si ce moment-là est en accordance avec le, la sunnati du prophète sallallahu alayhi wa tu es sur le droit chemin, tu es bien guidé. Après Ramadan, la personne qui est motivée lors du Ramadan, beaucoup de bonnes œuvres, « Tarawih » dans la mosquée presque chaque jour, « lit beaucoup de Qur'an », Après l'Eid, qu'est-ce qui arrive Après l'Eid al-Fatr Juste après l'Eid, qu'est-ce qui arrive de Plus de masjid, plus de mosquée. Peut-être pour certaines personnes. Mais en général, est-ce que la motivation, elle est la même Non. Est-ce qu'elle est pas mal haute Souvent, non. Sauf que là... C'est normal, tu viens de sortir de Ramadan après ça, l'Eid, et par, par le hikma d'Allah Azza wa Jal, il est ici pour atténuer de ta motivation et te faire revenir un peu à la dunya. Sinon la personne va sortir de Ramadan et va se sentir mal que hier c'était Ramadan, aujourd'hui c'est plus Ramadan, je dois continuer à faire la même chose. C'est de la sagesse d'Allah Azza wa qu'il y a l'Eid. L'Eid, ça fait de, de notre... Un, un certain moment avec la... un certain moment de dunya et de plaisir ou autre chose, ça fait de ça une ibadah. Fêter, ça devient une ibadah. Bien sûr, fêter dans le halal. Et fêter, ça devient une ibadah lors de l'id. C'est un acte d'adoration. Ça fait partie de notre foi. Pourquoi Parce que dans la hikma d'Allah Azzawajal et Allah Azzawajal veut nous ramener à un état qui est plus proche de notre réalité. Par contre, juste après l'id, faut tourner, baisse de motivation Mais là, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de baisse de motivation. Si baisse de motivation, ça veut dire que tu fermes le Qur'an, tu le laisses complètement de côté, tu arrêtes salat et ainsi de suite, ça, c'est grave. Ce n'est pas un bon signe. Si la baisse de motivation, ça veut dire, à la place de 5 heures de Qur'an que tu faisais par jour, tu étais capable de faire, juste après l'Eid, 20 minutes de Qur'an par jour, et tu fais tes salats à temps et ainsi de suite, الحمد لله man كانت فترته الى سنتي فقط اهتدى tu encore sur le, le droit chemin c'est pour ça il nous dit ici l'imam ibn al-qayyim rahimahoullahu ta'ala la budda lahu min dhalik amma an yaqif si la personne elle s'arrete personne qui avance vers Allah subhanahu wa ta'ala Avance sur le chemin de la foi. Si la personne, elle s'arrête à un certain moment donné pour prendre, pour se reposer brièvement. Alors il nous dit ça, ce n'est pas, pas un problème. Ce n'est pas une perte de temps. C'est pour ça en passant Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas sallallahu alayhi wa il disait « Je m'attends à ce que Allah... » Il me récompense pour mon sommeil tout comme je m'attends à ce que Allah, il me récompense pour ma prière la nuit. Pourquoi Pourquoi Parce que son sommeil il le faisait avec une intention bien particulière. Pas pour dormir. Pas seulement pour dormir. Dormir mais pour se préparer pour une meilleure journée. Encore plus de bonnes œuvres et ainsi de suite. Donc son sommeil ici va entrer dans un système plus large qui est l'Ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même son sommeil, il y a un objectif derrière. Vous comprenez C'est une question d'intention. Donc là, il y a personne qui va te dire, ahi, tu vas dormir. Là, tu vas revenir en arrière dans ta foi parce que 5 heures de sommeil et 6 heures, c'est un arrêt. Donc là, tu vas... Non. Wakfa, c'est un moment de repos. Tu n'as pas le choix Tu es un être humain. Donc, ce n'est pas de ça qu'il nous qui nous parle lorsqu'il nous dit attention, que s'arrêter, c'est grave, qu'on doit toujours avancer vers Allah, Subhanahu wa ta'ala. Si c'est arrêter pour te préparer, pour prendre un petit repos et rapidement te reprendre, ça n'a pas de problème, ça fait partie de notre nature humaine. Maintenant, si tu t'es arrêté parce que quelqu'un t'appelle de l'arrière, quelqu'un te dit, et eh, toi, tu es trop avancé, reviens un peu avec nous là. Encore une fois, après Ramadan, quelqu'un dit, hey, « Eh, toi, tu es toujours fait j'ai dit de Ramadan, tu as pris beaucoup d'avance, mashaAllah, et maintenant, viens, viens avec nous. » Là, si tu commences à, à revenir vers l'arrière, t'es parti. Ça va être très difficile pour toi, encore une fois, de revenir vers, vers le droit chemin. C'est pour ça que la question, la question du temps, la question du temps, à pourquoi est-ce que le prophète, alayhi Par exemple, lorsqu'il sortait, et ça, ça fait partie de la sunnah, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses besoins, alayhi salatu wa sallam, ce qu'on appelle aujourd'hui les toilettes. Dans le temps, il n'y avait pas de toilettes, ils appellent ça al-khala. Ça veut dire quelque part dans le désert, une place qui est bien, loin des, éloignée des, des autres. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu sallam, nous a appris à dire Qu'est-ce qu'il disait, alayhi salatu wa Un seul mot. Un seul mot, lorsqu'il sortait. Rufranek, un seul mot, c'est quoi Rufranek? Demander le pardon d'Allah. Pourquoi demander le pardon d'Allah? Les savants ils disaient parce que le Prophète vient de passer un moment lors duquel il ne peut pas faire le zikr d'Allah azawajjal. Afwan, peut Est-ce que tu peux faire zikr dans les toilettes? Najaas et les on peut pas faire zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala avec notre langue. Donc, lorsqu'on parle de la taouba du prophète صلى alayhi عليه le repentir du prophète صلى alayhi عليه le repentir des gens qui sont pieux, c'est quoi le repentir Est-ce qu'ils ont fait des péchés majeurs et Ils considèrent que c'est tellement grave Non. Ils sont en train de faire le repentir des moments qu'ils ont passés lors duquel ils n'ont pas fait des bonnes œuvres. Ils n'ont pas fait le dhikr d'Allah subhanahu wa taala. Vous comprenez Ça c'est le haut niveau. Toujours regardez Écoutez bien ça. El-Islam, la religion d'Allah, si on connaissait vraiment notre religion, el-Islam, c'est toujours la religion de l'élite. C'est le haut niveau dans toutes choses. Le haut niveau dans toutes choses. Et c'est incroyable comment est-ce que parfois les gens, encore une fois, stéréotypes, lorsqu'on parle de stéréotypes, ce n'est pas seulement les médias. Parfois certains musulmans, ils ont des stéréotypes sur leur propre religion. Tel, il consacre trop de temps à la religion, il prie beaucoup, prie trop. Est-ce que c'est tes affaires? S'il prie trop et de ce fait il sacrifie sa famille, fait du mal à sa famille, ne dépense pas sur sa famille. Oui, ça c'est vrai, ça c'est une autre question. Mais si seulement parce que le gars il prie trop et tu le vois qu'il est toujours au masjid, dans la mosquée, il lit beaucoup de Coran. dis dit que tu es jaloux de l'autre personne et c'est tout. Non mais c'est vrai, il y a des personnes parce qu'il veut pas, il veut pas voir d'autres personnes qui lui servent de repère, qui est trop élevé pour lui dire. Ça veut dire que moi je suis pas bon. Non non non, reviens. C'est comme lorsque Allahazza dénoue dit حَسَدَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُوسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيَنَ لَهُمْ الْحَقُّ. Donc il y a des personnes qui ont des stéréotypes sur leur propre religion. Lorsqu'ils voient un homme d'affaires, un homme d'affaires qui passe une journée lors de laquelle il ne s'est pas fait du cash, des millions ou autre chose, parce qu'il a une grande compagnie, et que la personne ne va pas être contente, il va dire aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée, parce qu'on n'a pas bien travaillé, on ne sait pas, on n'a pas augmenté notre profil. Il dit, regarde machin, regarde les gens, ils sont organisés, ça, les personnes qui savent comment faire le commerce, le business. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui se sent coupable d'avoir raté une opportunité de faire les bonnes offres, dit, trop extrême lui, trop dans la religion. L'islam? Allah Azza wa Jal il aime les hautes aspirations et l'islam dans toute chose, écoutez bien ça un musulman normal parle pas de l'élite un musulman normal qui obéit Allah Azza wa Jal qui fait au moins le strict minimum des wajibat qui a un bon style de vie selon l'islam une personne comme ça Selon le standard de l'humanité, ça, ça fait déjà partie de l'élite. Les sportifs de haut niveau, les sportifs de haut niveau, là on parle des athlètes très connus à travers le monde, ceux qui font les grandes compétitions mondiales et ainsi de suite. Lorsqu'ils se préparent pour une grande compétition, qu'est-ce qu'ils font C'est quoi les choses qu'ils font habituellement Dans leur mode de vie, c'est quoi les, les changements qu'ils font Prenez quelqu'un qui n'est pas musulman, ça veut dire sa vie à part la, la compétition comparée avec la vie juste avant la compétition. Qu'est-ce que cette personne-là commence à faire Mange bien, ainsi de suite, alimentation, mais il y a des choses qui reviennent toujours. Coupe l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a aussi Les quelques jours avant, les quelques semaines avant. La personne commence à se préparer. Donc il te dit, là, là j'entre dans un mode de préparation pour une compétition de haut niveau. J'arrête l'alcool et quelque chose qui vient toujours avec l'alcool. Cigarette. je ne sors plus. Ça veut dire, je vais pas au bar le samedi soir et ainsi de suite. comprenez Ça coupe. Ça, c'est un mode de vie considéré comme étant un mot de vie de l'élite le haut niveau pour un musulman normal qui applique l'islam normal quand on dit un musulman normal ça ne veut pas dire n'importe quel musulman de la rue voilà, n'importe quel musulman dehors qui fait pire mais on parle que selon l'islam ce que Allah Azzawaday considère un bon musulman, on ne parle pas nécessairement de Mouqarraboun le haut niveau, Qiyam ou 5 heures par, par nuit ou autre chose parle un musulman normal et on a oublié de mentionner un, un, un autre point très très important aussi toujours commun une fois j'étais en train d'écouter quelqu'un il parlait de leur préparation un athlète encore une fois de haut niveau il a dit que lorsqu'on se préparait pour tel événement précis il l'a mentionné il a dit on avait une règle nos entraîneurs ils nous ont imposé une règle qu'on doit toujours se réveiller avant le soleil le musulman ce qui se réveille le musulman normal qui fait salat est-ce qu'il se réveille avant le soleil ou non pour faire sa salat al-fadr. Oui, c'est une obligation. Donc, lorsque tu te réveilles pour salat al-fadr, et pour te réveiller pour salat al-fadr, tu dois dormir aussi tôt. Tu ne peux pas dormir à 2h du matin, 3h du matin à chaque, à chaque nuit et te réveiller 2h plus tard pour salat. Ça fait pas de sens. Et tu bois pas de l'alcool. Et de ce fait, tu ne sors pas. Ça, c'est une vie de haut niveau. Selon le standard de l'humanité alors qu'en islam c'est une vie normale Vous comprenez sans parler ici de, du jeûne, celui ci quelqu'un fait le jeûne le jeudi le, le, le, le lundi par exemple ou bien trois jours de chaque mois et ainsi de suite allah azzawajal nous a accordé la meilleure guide al-Hadi, hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mais comme on a dit souvent même les musulmans eux-mêmes pas, pas tout le monde mais même plusieurs musulmans lorsque ça vient de l'islam Est-ce que ça vient de tel magazine ou autre chose? Ah, c'est bien, ça. il faudrait appliquer ça dans ma vie, si je peux, je vais commencer à adopter ainsi de suite. Non. Euh, on va clore avec ce point. Maintenant, on passe au prochain, inshallah, la prochaine section, min akemi taouba. Maintenant, on va commencer à parler de certaines règles reliées à la taouba, au repentir. Quelles sont les règles reliées au repentir? Comme on l'a dit à plusieurs fois, souvent on a tendance à penser que l'islam c'est le fiqh, la jurisprudence pratique, les ahkam, les règles de la salat, les règles de la zakat, tout ça c'est important. Sauf qu'il ne faudrait pas oublier un autre aspect de l'islam que même le cœur il a ses propres règles. Le fiqh même, le cœur, les actions du cœur, parfois elles sont haram, parfois elles sont obligatoires, parfois, parfois il y a des détails. Première chose ici. Se repentir d'un péché, c'est une obligation. Et c'est une obligation tout de suite. Qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le droit de... de retarder. Qu'on n'a pas le droit de retarder. Pour ça, on a dit, Allah Azza wa Jai, dans plusieurs versets il nous dit, Allah Azza wa Jalla nous donne l'ordre de faire la taube. Se repentir ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ كَمَا قَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُوَا تَعَالَى فَمَنْ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ فَإِنْ مِنَ الذَّمِّ بَقِيَ عَلَيْهِ تَوْبَةٌ أُخْرَ وَهِيَ تَوْبَتُهُ مِنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ Celui qui fait retarder le repentir, il vient de commettre un autre péché, qui est le fait d'avoir retardé le repentir. Et le jour où il va faire son repentir, il doit ajouter un autre repentir, le repentir de repentir voyez ici c'est un peu comme la salat sauf que la salat on ne peut pas la rattraper après mais c'est un peu comme la salat salat elle a une limite est-ce qu'on peut faire salat après son temps sans excuse? l'excuse c'est quoi excuse quelqu'un qui dort mais il ne s'est pas réveillé quelqu'un qui a oublié pas de problème la nafsan illa Est-ce que regarder un match de foot c'est une excuse auprès d'Allah Aziz pour laisser la salade Je laisse la salade, je laisse, laisse, laisse après Asr, je ne prie pas salade ou l'Asr après ça c'est Maghreb, Aden de Maghreb après ça je retarde il y a je ne sais pas ils sont, ils sont arrivés presque au penalty ou autre chose donc là on arrivait jusqu'à Isha je n'ai pas encore fait ma salade après ça à minuit je vais faire Asr et Maghreb et Isha pas de problème non. Allah il a dit que la salat kitaben maquoutan elle a une, un temps limite deadline au travail on arrive, on vous dit vous avez tel projet, tel dossier à finir avant le 31 mai on vous a engagé pour ça ça c'est votre travail ce que vous le reconnaissez, oui tout à fait là on arrive le 31 mai il est où Je ne pas, il est où Il n'est pas ici, il est sorti, il est parti en vacances. Introuvable. Il revient le 1er juillet et dit, hé, hey, j'ai fini le travail. Voilà. Est-ce qu'on va le prendre Probablement que non. Probablement qu'on va vous dire, voilà la porte de sortie. Deadline. Allah Azza wa Jal, il a imposé un temps limite à chaque, à chaque salat. Si la salat, elle dépasse son temps la salat n'est plus valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf comme on a dit si la personne elle avait une excuse valide selon la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant il dit l'imam Ibn Al-Qayyim, ça pourrait paraître tellement compliqué pour certaines personnes. Tu es en train de nous dire qu'on doit faire la tauba, repentir et en plus de ça faire la tauba d'avoir retardé la tauba. Où est-ce que je vais me rappeler de tout ça moi Alors il me dit, l'imam Imam al Qayyim, råd med Allah. solution på sånt c'est quoi? tåbä al-åm, Repentir général, global. De ce que je sais, et de ce que je ne sais pas. C'est pour ça le prophète, salam, han sa att det är att det är att det är att det är att det är att que är att det är att det är att det le, shirk, le polythéisme, polythéisme, le shirk, des nations antérieures ou bien de ceux qui sont des mouchriquines et ainsi de suite. C'est quoi C'est avoir une, un idole, une pierre, ou se prosterner devant ça ou bien un arbre, n'importe quelle autre chose. On peut le voir. Le shirk dans cette ummah, c'est quoi C'est l'ostentation, le riya, Le fait de faire des actions, de faire la prière, faire la zakat, mais pas avec la bonne intention. L'affaire pour les gens et pas l'affaire pour Allah subhanahu wa ta'ala on a déjà parlé de ça la dernière fois lorsqu'on a parlé de la question des intentions et ainsi de suite alors Abu Bakr il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam fa-kayf al-khalas minhu ya c'est quoi la solution si c'est tellement caché vous vous rappelez la dernière fois on avait dit le problème avec l'ostentation avec l'intention c'est que c'est un concept qui est abstrait c'est pas que c'est difficile de faire une œuvre pour Allah azza wa non c'est que c'est facile d'oublier de réviser notre Intense. On est pris par les actions. Ok, je vais faire, je vais faire telle chose et telle chose. Et on oublie de vérifier est-ce que mon action elle est pour Allah ou bien pour les gens. Alors le prophète wa sallam, il a appris à Abu Bakr ta'ala anhu, un dua à dire Allahumma inni bika an bika wa ana a'lam wa kalimala a'lam. Il demande à Allah de le protéger de faire le shirk qu'il remarque, qu'il connaît. Et il demande à Allah de le pardonner pour le shirk qu'il ne pas qu'il ne remarque pas. Dans d'autres hadiths, dans un autre dua du prophète, wa sallam, dans lequel il a dit « Tu demandes à Allah de pardonner tous tes péchés. » Tu peux faire ce dua, par exemple, lors de ton sujud ou autre chose. Demandez à Allah de pardonner tous, tous tes péchés, que ce soit les péchés que tu connais ou bien les, les péchés que tu ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle taouba qui est une mais global, pas une taouba qui touche à quelque chose. C'est quoi en particulier C'est quoi en concret C'est le fait de dire à partir de maintenant, inshaAllah, tout ce que j'ai fait avant de mal, inshaAllah ou ta'al, je vais faire de mon mieux, ça va cesser maintenant, inshaAllah ou subhanahu wa ta'al, je vais devenir une nouvelle personne, une personne qui est nouvelle. C'est renouveler sa foi à chaque instant, renouveler sa foi à chaque à chaque jour. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux être une personne qui est bien meilleure que, que hier Je vais essayer d'être parfait même si je ne peux pas être, être parfait. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux Essayer mais être incapable de. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa qaribu, wa C'est quoi cette Didoua Karibou, selon certains savants? Lorsqu'on cible, on cible la perfection. Lorsqu'on atteint, on atteint ce qui est proche de la perfection. Lorsque quelqu'un joue au basketball, la balle elle doit aller où? La personne, elle vise où? Elle essaie de viser le, le centre, le panneau, pour qu'après ça, ça tombe à l'intérieur du centre. On ne parle pas des, des experts, les athlètes qui, qui veulent jouer, faire des choses spéciales à, à droite. On parle quelqu'un normal. Personne normale à qui on donne un ballon, on dit « Ok, essaye. » La personne va viser quoi va essayer de faire en sorte que la balle entre au, au centre. Maintenant, si ça va entrer quelques millimètres à gauche ou à droite, tant que ça entre, c'est un succès, n'est-ce pas Donc, Ce que tu vises, c'est la perfection. Ce que tu atteins. Lorsque quelqu'un passe un examen, lorsque vous êtes en train de faire un examen, à la fin, vous allez réviser vos réponses. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'en révisant vos réponses, vous dites, je vais avoir 70%? Ou bien vous êtes en train de réviser en disant, je vais avoir un 100%. Avoir un 100%. Je vais m'assurer que chaque réponse soit la bonne. Mais une fois que je vais avoir ma note, Si j'ai 85, 90%, 95%, alhamdulillah. Vous comprenez Et ça c'est ce qu'on appelle on ne peut jamais être parfait. Mais si notre tauba à chaque jour c'est de dire aujourd'hui je vais faire de mon mieux pour essayer d'être une personne qui est parfaite même si je ne vais pas être parfaite, Je vais faire des erreurs. Mais je sais que de ma nature humaine en passant, c'est pour ça c'est un concept très important. Ce livre-là, Madarij Salikin. Wa alaykum wa Et presque tous les livres qui parlent de la spiritualité, qui parlent de l'iman. Il y a d'autres livres connus, Hijaulum Adin ou bien l'autre Murtasar qu'on a déjà étudié une partie avec d'autres personnes dans un séminaire particulier, qasidin. Il y a beaucoup de livres sur ou bien les livres de l'imam Ibn al-Jawzi, ainsi de suite. La parole, c'est quoi Ce qu'on a ici, c'est quoi C'est la description de quoi De la perfection. De la perfection. Est-ce que le but, c'est que tu deviennes un croyant qui corresponde à 100% à Madarij Salikin Non, parce que ça, c'est presque un ange. Si tu arrives à, à concrétiser tout ce qui est ici dans ta vie, comme vous allez voir, genre, on va passer par tous les détails. Quand on va finir avec Taoba, on va passer... Ça, c'est devenir presque un ange. Ça, c'est devenir presque infaillible. Vous comprenez Donc, le but, ce n'est pas de lire Madari Jusselikin que s'il y a un petit détail qui me manque, ça veut dire je suis un, je ne suis pas un bon croyant du tout. Non. Le but, c'est quoi Ça, ça nous met la barre très, très haut pour que dans la réalité, on va être quoi Assez haut, assez bien, alhamdoulilah. Vous comprenez la différence entre les deux La même chose, lorsqu'on entend, il y a des gens qui ne savent pas, parce que الوعد, الوعد, le rappel, le rappel, c'est un art, ou bien c'est tout un système. Il y a des gens que lorsqu'ils entendent le khatib de Jumu'a, par exemple, ou bien quelqu'un en train de faire un rappel sur l'islam, C'est vrai que certains bon, vont donner des exemples qui sortent complètement de la réalité. Mais certaines personnes aussi, dans l'auditoire, lorsqu'ils entend, il va dire « Qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui ?» C'est impossible, c'est pas réaliste. On donne des exemples de la perfection. Mais pourquoi Pour nous donner de la motivation. Je ne peux pas devenir peut-être comme ces personnes. Vous comprenez Certains vont dire « Tel de nos pieux ancêtres. » Il a dit « J'ai passé 40 ans de ma vie. » j'ai toujours été présent à la première takbira de la salat dans le message imaginez quelqu'un pendant 40 années cinq prières par jour pas seulement présent à chaque salat dans la mosquée mais aussi présent à chaque salat pour la première takbira, ça veut dire arriver avant que la salat ne débute, ça c'est un exploit Tu ajoutes à ça quelqu'un qui faisait khatm du Qur'an pendant toute sa vie, il lisait le Qur'an à chaque trois jours, il terminait le Qur'an. Tu ajoutes à ça, tu ajoutes à ça, tu Mais, va écouter ça va ça... dire. Mais ça c'est des exemples individuels. Il y a tel qui l'a fait. Il n'y a personne qui t'a dit que toi tu peux être tout ça en même temps. C'est impossible. Ça c'est seulement un prophète qui peut être comme ça. Vous comprenez? Est-ce que pour autant, est-ce qu'on va mettre de côté tous ces exemples On va dire, on est en 2017 à Montréal, parle-nous de quelqu'un qui fait salat djama'a une fois par semaine comme exemple. Peut-être on va le suivre, Inch'Allah. Non. Parce que lorsqu'on donne les exemples, il faut mettre la barre un peu haut. Parce que ça nous motive à essayer de se rapprocher. مَن تَشَبَّهَا Essaye d'être comme eux Même si tu n'es pas comme eux Comme dans le hadith du prophète wa sallam, Al mar'u ma'an Man ahabba Al qiyama Si Allah il sait Si Allah subhanahu wa ta'ala Il sait que toi tu aimerais bien pouvoir Finir le Coran A chaque 3 jours Si Allah subhanahu wa ta'ala Il sait que tu es sincère Même si tu vas pas le faire Allah subhanahu wa ta'ala Il va faire de toi une personne dans Coran Il va te donner l'attachement au Coran Vous comprenez Grande grand différence entre quelqu'un qui écoute ça et qui dit "Masha Allah", finir le Qur'an à chaque trois jours. Oui. Je comprends pas comment tu peux genre bien assimiler que tu étudies genre. C'est pas une question. Ya regarde, al-qira'ah, la lecture, la récitation du Qur'an peut avoir plusieurs objectifs. Ça peut être une qira'ah pour la révision. Ça peut être une Qara'a pour le hadr, pour la récompense. Ça peut être une qara'a pour la réflexion. Et les pieux ancêtres, souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des qara'a différentes. Ils avaient un moment lors duquel il va lire rapide, express, pour le hadr, la récompense, ainsi que pour la révision, la mémorisation, pour que le Coran soit toujours présent dans ta vie. Et ils avaient des moments lors desquels, une nuit dans laquelle il va faire une raka'a avec un seul verset. Un seul verset pendant une raka'a. il le répète juste pour méditer à propos du verset. Vous comprenez Donc c'est c'est des objectifs différents. Donc il y a pas de problème à faire une qiraa comme les personnes qui connaissent le Coran, les huffad du le Coran qui mémorisent le Coran, c'est une pratique régulière qu'ils font les personnes qui mémorisent le Coran, c'est qu'il va avoir un 20 minutes, il va juste s'asseoir, il va lire très très rapidement. C'est certain qu'il est pas en train n'est pas en train de réfléchir ou bien de méditer, mais là ce qu'il cherche c'est de retenir sans sans hafz. Non. Sahih. Non. La révision, mais le frère, il parle plus de la méditation, vous comprenez Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui écoute, qui entend parler de ces exemples, qui dit « Qu'est-ce qu'il est en train de dire Ça n'a pas de sens. Qui peut faire ça aujourd'hui Il n'y a personne qui t'a dit que tu peux faire ça aujourd'hui, même s'il y a des gens qui qui font ça aujourd'hui. Mais lorsque tu as cet exemple présent, dans ton état d'esprit, qu'est-ce qui va arriver Un jour lors duquel tu as passé toute une journée sans avoir ouvert le mushaf, est-ce que tu vas te sentir mal ou non Oui, tu vas dire, il y a des gens qui terminent le Qur'an à chaque trois jours, et moi je trouve pas le temps d'ouvrir le mushaf, je reste que pour cinq minutes. Il y a un problème comprenez Donc c'est bien parfois de mettre la barre qui est pas mal haute, pas avec la, la conception ou bien avec l'attitude que moi je peux être exactement comme ça, parce que sinon, si ça devient trop irréaliste aussi, c'est pas bon pour la foi, parce que ça va, ce qu'on a dit tout à l'heure, toujours travailler sur la motivation qui est la plus haute, c'est pas faisable, ça va, ça va te brûler, parce que c'est pas ton niveau. Mais aussi, il ne faut pas mettre là. La barre trop basse. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent aujourd'hui qu'à chaque fois que les musulmans ils perdent de leur foi et que les gens s'approchent plus de la dunia, ben il faudrait que le Khatib de Djumua ils descendent avec eux. Il faudrait toujours que l'islam, ils descendent. Ben, les gens, ils ont blessé de foi. Il faut l'islam aussi, qu'il descende avec eux. Là, un problème aussi. Non. Euh, Taïb. Est-ce qu'on prend une pause ou il est quelle heure Je sais qu'on a... Que... On... On va continuer, continue ou bien pause. Taille, on continue inchallah euh, Prochain ouais. hukm ici. Pour que notre repentir soit accepté par Allah subhanahu wa taala, est-ce que il faudrait ne plus revenir au péché en question, ou bien ce n'est pas une condition? On va donner un exemple. Personne, elle a commis le péché A, B, C, n'importe quelle chose. Quelque temps après, la personne, elle a fait le repentir, et un repentir qui est sincère. Quelque temps après, la personne est revenue au même péché. Est-ce que le fait de revenir au même péché annule le repentir antérieur, ou bien ça ne l'annule pas Ne te précipite pas, on va parler de ça pendant la prochaine heure, inshallah. Il dit ici, il y a une divergence entre les savants. Vous voyez, la divergence, ce n'est pas juste sur la question de salat et tout. La divergence même sur des questions, il va voir, Inch'Allah, c'est quoi la logique derrière les deux opinions. Il y a une minorité qui considèrent que oui, c'est une condition, que si quelqu'un revient au même péché que la tauba antérieure, elle est invalide. Et <taubah> la majorité des savants considèrent que ce n'est pas une condition, parce que c'est deux actes séparés. Si quelqu'un a fait une tauba, si la personne a fait une tauba, si le repentir a été accepté par Allah, azza wa jall, revenir Au même péché n'annule pas la tawba antérieure, mais ça nécessite une nouvelle tawba pour le, pour le deuxième péché. Baidnillah Azza wa Jal, wa masalatu Talib, là il va commencer à détailler la question, il va commencer à décomposer cette question et Charleson va passer par plusieurs règles intéressantes ici. Al-mas'alatu mabniya'atun 'ala a'asil, wa huwa an al-'abd idha tab min al-zambi, thumma 'awadha, fahal ya'udu 'ilehi ithm al-zambi. Il nous dit ici, la question se base sur une autre question si quelqu'un fait un mal après ça il fait un repentir après ça il fait le même mal est-ce que le même mal le deuxième mal est-ce qu'il fait revenir le blâme pour le premier péché Ou bien ce n'est pas le cas. Comme par exemple, On sait que certains savants, et même il y a un hadith là-dessus, que si quelqu'un a un exemple très connu, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un faisait du mal, quelqu'un était sur le coffre et faisait du mal, et qu'après ça la personne, elle se convertit à l'islam. Qu'est-ce qui arrive à l'instant de sa conversion Qu'est-ce qui arrive Les péchés sont sont effacés par Allah subhanahu wa ta'ala. On va parler après ça de la conversion, s'il devient des bonnes œuvres, ça c'est une autre question. Si quelqu'un se convertit à l'islam, les péchés antérieurs vont être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui arrive si après quelques années, la même personne, Yadam Billah, elle revient au coufre Elle quitte l'islam. Est-ce que ces péchés antérieurs restent quand même pardonnés قال حديث النبي عليه الصلاه والسلام من احسن في الإسلام لم يأخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام بالأول celui qui a une bonne conduite en islam il est un bon musulman une fois il faut qu'il muslim musulman et devienne un bon musulman Allah azza wa jall va lui pardonner ne va pas le blâmer pour ce qu'il a fait dans le pré-islam Si quelqu'un après l'islam Asa c'est pas un bon musulman Allah Azza wa Jal va le blâmer pour le après et le avant il y a des savants ils ont dit que ça Assa'a c'est pour l'aridda l'apostasie comme on l'a dit si quelqu'un il était quelqu'un il est entré en islam après ça il a quitté l'islam encore une fois est-ce que Allah Azza wa Jal va lui pardonner quand même ses péchés antérieurs de pré-islam la première fois parce qu'il y a pré-islam islam après ça post pas islam. <rire> donc il y a kufr Et kufr au milieu, l'islam. Est-ce que le fait qu'il s'est converti à l'islam, au milieu, est-ce que ça efface les péchés de, du premier kufr Non, parce qu'il n'a pas gardé la constance sur l'islam. Comprenez Ce hadith-là, ce concept, il se rapproche un peu de cette question. La question de taouba, parce que, parce que taouba c'est quoi La conversion, se convertir à l'islam, c'est quoi C'est une forme de taouba. Quelqu'un qui se convertit à l'islam, c'est quoi C'est une tawbah, mais une tawbah de al-kufr, ou bien de shirk ou autre chose. Il entre en islam, il a fait sa tawbah. Comme on a dit tout à l'heure, l'autre exemple, quelqu'un qui commettait un péché, même si c'est un musulman, après ça, il a fait la tawbah. Après ça, il revient au même péché. Est-ce que le deuxième péché annule le pardon de la tawbah antérieure, du repentir antérieur قَالُوا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 il a pris volontairement un peu d'eau, il a bu un peu d'eau. Il a dit, Inch'Allah, j'ai jeûné depuis le matin, je vais faire une petite pause comme ça, je vais manger un peu, boire un peu, et je continue mon jeûne. Est-ce que le jeûne est valide Est-ce qu'il y a du adr pour une partie de son jeûne Non. Pourquoi Parce que le jeûne, c'est une ibadah qui est une ibadah de un bloc. Soit ça existe ou bien ça n'existe pas. Tu ne peux pas jeûner du fajr jusqu'au asr, manger un peu, après ça, Je l'ai de ce qui reste de la journée, d'Irinchallah, Allah va me donner une, au moins une partie de la récompense. <rire> ça n'existe pas. Donc ces ulama ils ont dit, la tauba c'est une obligation pendant toute notre vie. Ça on l'a expliqué à plusieurs fois, on l'a cité à plusieurs fois. Alors ces savants, ils ont dit, vu que la ibada c'est une obligation pour toute la vie, si quelqu'un coupe la tauba au milieu avec un péché, ça annule ce qui était avant. Vous voyez la logique. Même si on va voir tout à l'heure, inshallah que ce n'est pas une bonne analogie ici parce que ces deux mondes complètement, complètement différents. Et on a dans le hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam C'est un hadith dangereux. Que quelqu'un pourrait faire et pourrait agir selon les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y a qu'une petite distance qui le sépare du paradis ça veut dire juste avant la mort et la personne va finir avec des actions des gens de de l'enfer elle va entrer en enfer et le contraire il y a des gens qui agissent selon les actions des gens de l'enfer pendant toute leur vie Et juste avant d'entrer en enfer, la personne va terminer avec des actions des gens du paradis et elle va mourir et elle va entrer au paradis. Donc il y a des ulama, ils ont pris ce hadith. Ce hadith nous parle, on va parler de ça, inshallah, à la prochaine fois, prochaine séance, la question de la fin. al-amalu Dans le hadith du prophète, sallam, compris d'Allah, ce qui compte le plus, c'est la fin, la fin de la vie. Comment est-ce que tu as terminé ta vie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Les derniers instants avant la mort, les derniers jours, les quelques derniers mois, les quelques dernières années, définissent vraiment c'est quoi ta, ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce que Allah wa est injuste Non, ta'ala Allahu an C'est pour ça que, est-ce que quelqu'un pourrait être sincère et faire les bonnes œuvres, les bonnes œuvres pendant toute sa vie et qu'Allah va lui donner une mauvaise fin Non, Allah Azza n'est pas injuste, vous comprenez C'est pour ça qu'il y a même une autre narration de ce même hadith que la personne qui faisait les actions des gens du paradis pendant toute sa vie après ça elle a terminé avec des actions des gens de l'enfer c'est une personne qui faisait les actions des gens du paradis selon ce qui était apparent aux yeux des, des autres ça veut dire dans sa vie publique Mais entre lui et entre Allah subhanahu la personne n'était pas n'était pas sincère, vous comprenez Impossible que quelqu'un soit sincère entre lui et entre Allah et faire de son mieux pendant toute sa vie et faire les bonnes œuvres et que Allah à la fin il va lui donner une mauvaise fin. Non Vous comprenez Est-ce que quelqu'un pourrait est-ce que quelqu'un pourrait passer toute sa vie à faire les mauvaises œuvres avec une mauvaise intention et que à la fin Allah va lui donner une bonne œuvre, une bonne fin. Oui, ça, ça peut arriver. Ça, c'est le contraire. Parce que ça, ce n'est pas injustice. Allah, s'il veut donner à quelque chose, à quelqu'un, un, un bien qu'il ne mérite pas, il lui donne Allah, Allah, Karim. comprenez Il y a des gens, il y a des gens, on, on le sait tous, il y a des gens qui font, ne sont vraiment pas sur le droit chemin. Pendant la partie majeure, ils ne veulent rien comprendre. A la fin de sa vie, Allah Azza wa Jalla, il le sauve. Et il le guide. Qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un don. Allah Azza wa Jalla, on ne le blâme pas. Tu ne personne ta'ala Allah Azza wa Jalla. Sans parler d'Allah Azza wa Jalla. Quelqu'un qui fait un don. Quelqu'un qui donne à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. C'est plus que lui. Est-ce qu'on le blâme Non. Hada fadlun. Karam. C'est de la générosité. Ce qui n'est pas bien, c'est C'est le contraire. Le contraire, c'est une injustice. Que quelqu'un fasse le bien, le bien, le bien, et que tu ne lui donnes pas ce qu'il mérite. Tu lui donnes pire que ce qu'il mérite. Allah, Azzawajal, n'est pas injuste. Subhanahu wa taala. Donc, là, il y a deux cas. Quelqu'un pourrait agir avec les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Mais, c'est pour ça, beaucoup de gens aujourd'hui font cette erreur. Juger, Mais juger les personnes de façon favorable. Retiens-toi avant de juger quelqu'un de façon favorable. Lui, MashaAllah, les bonnes œuvres qu'il a faites. Telle personne, mashallah, les bonnes œuvres qu'il a faites pour l'islam. Si toi, tu avais fait comme lui. Si toi, tu pouvais faire comme lui. Et comment tu le sais toi Qui a fait pour, pour l'islam et qui n'a pas fait pour l'islam Qui a fait pour Allah et qui n'a pas fait pour Allah Est-ce que toi tu le sais Est-ce que moi je le sais Est-ce qu'il y a de nous, il y a l'un de nous ici qui le sait Même si tel, tu me dis tel, c'est tel. Combien il a construit et combien dedans il a fait et combien il a fait telle chose et telle chose. Et toi tu es qui pour être comme lui Toi, es... Mais est-ce que toi tu es Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce que toi tu as vraiment la vraie version des registres, des actions des deux personnes Non. Parce que déjà, les actions en tant que telles, il y a des actions publiques et il y a des actions qui sont en privé entre lui, entre Allah, azzawajal. tu ne sais pas lui qu'est-ce qu'il a fait aussi entre lui, entre Allah, peut-être il a fait le double de ce que l'autre personne a fait, mais sans rien dire. Ça, toi, tu ne le sais pas. Et de plus, même si tu avais le registre de toutes les actions, une action en islam, c'est quoi le noyau de l'action L'intention. Si l'intention de tel N'était pas bonne, n'était pas pour Allah Tout ce que toi tu viens Tu, tu es en train de voir comme Ah, oh, C'est bien, c'est bien Pour Allah c'est égal à zéro Comprenez ulama ils ont dit Oh combien d'actions Qui sont tellement minimes Tellement mineures qui vont être amplifiées par l'intention. Combien d'actions qui sont tellement grandes, mais qui vont être réduites par la mauvaise intention. Si je vous dis, si on va mettre ici le nom d'une personne, on sait que cette personne est entrée au paradis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aimerait pas être comme telle personne si on vous donne un nom ici si on, si on pouvait savoir le nom on va dire dans quelques instants c'est quoi l'exemple mais si on, devait, si on pouvait savoir c'est quoi le nom, l'identité on va dire telle, telle, telle personne elle est au paradis qui aimerait être comme cette personne ici tout le monde va dire moi je veux être comme cette personne parce que la personne son sort a été garanti, vous comprenez qu'est-ce qu'on a dans le hadith Authentic du Prophet sallallahu alayhi wa sallam Bariyon min bagaya Bani Israël Il y a une femme de Bani Israël qui faisait le zina et qui faisait du zina sans commerce tellement dans le haram Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné elle est entrée au paradis pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait combien Elle a donné de l'eau à boire à un chien. Elle est entrée au paradis. Si tu pourrais être comme cette personne, donner à boire à un chien, entrer au paradis, tout le monde aimerait être comme cette personne. Si, si ça me garantit d'entrer au paradis, tout le monde va espérer pouvoir donner un jour de l'eau à boire à un chien. C'est certain. Croyante, ça c'est l'iman, ça c'est indiscutable. On est en train de parler des, des actions après ça. Des actions qui viennent avec le iman. Tawhid, ça c'est indiscutable. Mais tout le monde aimerait ça. Avoir une... wallah, regardez. Comme, comme, comme ils ont dit certains self, certains des pieux ancêtres, ils ont dit, si je savais qu'Allah il a accepté de toutes mes offres que je fais pendant toute ma vie, si je savais qu'Allah il a accepté une prosternation, je n'ai plus à m'en faire. Fini. Je ne vais pas m'inquiéter, c'est fini. Parce que si Allah l'a accepté, ça veut dire qu'il m'a déjà garanti ma place au paradis. Vous comprenez Une place, même si c'est la moindre place, mais il va avoir une place quelque part. Alors si quelqu'un pouvait se garantir de pouvoir donner de l'eau à boire à un chien, et que ça, ça va me mener comme cette personne au paradis, tout le reste ce n'est pas important. Est-ce que ça c'est une grande action donner à boire de l'eau à un chien Est-ce que c'est une grande action ça de Juste l'action, est-ce que c'est une grande action Selon l'échelle, selon l'échelle de priorité en islam. C'est une bonne action, c'est une bonne œuvre. Mais est-ce que c'est une grande action Est-ce que c'est considéré comme étant quelque chose pour laquelle tu te prépares pendant des mois, Ramadan va venir et ainsi de suite Il y a beaucoup mieux. Si donner à boire à un chien, c'est une, une grande action, alors que dire de boire à donner, ou bien donner à boire de l'eau à un être humain, à un orphelin. Vous comprenez Aimant, aimant, aimant, aimant, et plus. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cette action qui semble être tellement banale, elle a mené cette personne au paradis Sincérité. L'intention. comprenez Cette personne, si elle était avec nous aujourd'hui, personne ne va lui donner de l'importance. Elle est quelle, celle-là Elle est qui Qu'est-ce qu'elle a fait de bien Donner de l'eau à boire à un chien. On a tous fait bien mieux ici. Vous comprenez Mais ça, c'est ce qui est apparent, ce qu'on peut voir, ce qui est entre les personnes, c'est pour ça, regardez. Toutes les yéa, toutes les hiérarchie que nous imposons dans la vie de l'hayatul dunya. Dans cette vie du bas monde toute la hiérarchie pose dans notre jugement. Il y a tel qui est telle, y a tel qui est Hafid do Quran, il y a tel qui est, est inconnue, il y a tel qui est pris dans tel chat, il y a tel qui ne connaît pas beaucoup de Coran? Le jour dernier va avoir de grandes surprises la vraie valeur de chacun auprès d'Allah, si on pouvait savoir dans cette vie du bas, on ne va pas y croire. Parce qu'encore une fois, les secrets qui existent entre un être humain et son créateur, on ne peut pas détecter ça par, notre, par nos yeux. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, il y a quelques, quelques semaines C'est quoi la pire chose, le pire élément sur lequel se baser pour juger une personne On ne dit pas que c'est un élément qui est invalide. Attention, c'est un élément qui est pris en considération. Il ne faut pas faire l'erreur que de dire que ça ne vaut rien. Mais c'est vraiment pas le plus important et ce n'est vraiment pas l'indicateur le plus authentique. C'est quoi Les paroles. Les paroles, c'est facile. Quelqu'un pourrait faire partie des pires des personnes, il sait bien comment bien parler, dire « MashaAllah, MashaAllah, Tabarakallah ». Vous voyez Donc, Revenir ici A notre, notre Hadith Hadith du Prophète Alayhi salatu wassalam Inna al-amala la-yamalu Inna al-rajula la-yamalu bi ahli al-janna Quelqu'un fait beaucoup d'action Qui semble en apparence Être de bonnes oeuvres, Mais que Juste avant sa mort personne Allah Azza wa Jal Il va lui donner Une mauvaise fin billahi Azza wa Pourquoi Parce que Allah Il savait que Au plus profond de cette personne, il y avait des choses qui étaient bien pires, très graves entre lui et entre Allah. Subhanahu wa et de l'autre côté, quelqu'un qui faisait beaucoup de mal, mais si Allah peut-être savait qu'il y avait une graine de bien dans cette personne, va la faire sortir avant sa mort et qu'Allah va lui accorder une, une bonne fin. Comprenez Naam. En passant, Toute la question, la question de la guider et de l'égarement, elle est entre les mains de qui? La guider et l'égarement, c'est entre les mains de qui? Les mains d'Allah Azzawajal. C'est le Qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est entre les mains de la justice divine. C'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne t'inquiète pas trop, parce que parfois il y a des gens s'inquiètent. Il, prend trop de, il donne trop d'importance. « Ah, tel, mais tel, il était comme ça et comme ça, mashaAllah. » Qu'est-ce qui est arrivé Soudainement, il a quitté la religion. Soudainement, il... « Qu'est-ce qui est arrivé, Mais Je veux savoir, je veux comprendre. » Pourquoi tu veux savoir Pourquoi tu veux comprendre C'est Allah qui sait des choses que nous, on ne connaît pas. C'est pour ça, comme on a dit, il va y avoir des gens qui vivent en apparence selon le droit chemin pendant des années. Après plusieurs années... Des gens ils deviennent athées... Quittent complètement l'islam... Il y a des gens que pendant toute sa vie... Même sa jeunesse... Même plus que ça... Il fait des pires des choses... En passant ce n'est pas pour dire... Fais les pires des choses pendant toute ta jeunesse... Et dis moi je vais faire partie du deuxième groupe là... Que un jour Allah va me guider... je vais faire Non non... Ça C'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal... Si tu n'es pas bien déterminé... Tu n'as pas la bonne intention... Ne t'attends pas à grandes chose. Mais il reste qu'il y a des gens qui font des pires des choses. Tu vas voir, lorsqu'il atteint un certain âge, un jour, comme ça, de façon soudaine, complètement il change. Et il te dit que moi je le savais au fond de moi-même que ce que je faisais avant, ce n'était pas bien. Et Allah, Azzawajal, il l'a guidé. Vous comprenez Ne juge pas les. Ne juge pas, ah, lui, il est comme ça aujourd'hui. Tel il est comme ça aujourd'hui, tel. Ça, c'est les bons croyants. Ça, c'est les mauvais croyants. Et moi, je le sais. Non. Reviens juste quelques années plus tard, et ça, ça fait partie des choses qu'on remarque déjà dans l'expérience de la vie, sans parler du ilm, d'Allah, les secrets qu'on ne peut pas voir. De l'expérience de la vie, reviens dans dix ans et refais une analyse de tout le monde, tous les jugements que tu as faits sur, sur, sur, sur les personnes. Il y a cela cinq ou dix ans, tu vas voir que les choses en grande changé. Il y a des gens que tu... Ah, lui, pas sincère, lui, c'est un arrogant, lui... » Mais Allah Azza wa les a guidés. Ils sont devenus complètement différents. Tel il est sincère, tel, tel, tel... Aujourd'hui, ils sont complètement différents. C'est le contraire. C'est Allah Azza wa qui guide, subhanahu wa ta'ala, et qui fait ce qu'il veut et ce qu'il sait qui est meilleur et qui répond à la justice et à la sagesse et la hikmah de son khalq, subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit, le plus important ici, quand on parle de l'égarement et ainsi de suite, c'est de faire da'wa ilallah appeler vers allah amr bilma'ruf nahy anil munkar dire la vérité c'est pas pour dire que on s'en fout de l'état des autres mais après ça toujours garder au centre quoi notre relation avec allah subhanahu wa ta'ala comme dans le fameux verset dans le coran Karim ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha idhahtadaytum allah il dit indi oh, vous qui croyez Concentrez-vous sur vous-même. Celui qui est égaré ne peut pas être néfaste envers vous. Ça ne vous fait pas du mal si quelqu'un va être égaré du chemin d'Allah. Il y a des gens qui ont pris ce verset vers une extrême. Ils ont dit que ça veut dire qu'on n'a pas de responsabilité. Nous, On ne fait pas Amar Bilma'ruf, on n'a hi'ani al-munkar. Et Abu Bakr l'a répondu à ces personnes. Et il y a d'autres gens aussi qui non pas parce qu'avec le hadith qui existe de Abu Bak, ils ont dit regarde Abu Bak, ils a dit que ce, on doit faire quand même amr bil ma'roof innahe anil munkar et ils n'ont pas porté attention au sens véritable du verset. Le verset il est quand même valide. C'est quoi le verset? C'est que toi tu fais amr bil Ma'ruf », tu fais innahe anil munkar, tu blames ce qui est blamable, tu dans le bien, tu as une responsabilité envers la société et ton entourage et ainsi de suite. Du mieux que tu le puisses, mais en fin de compte, ne porte pas le souci après ça de de la de quoi Guider ne porte pas le souci de la guider porte le souci de transmettre le message de façon qui est sincère et sage comme on parlait ce matin dans Khotba de Jumoh ailleurs question de l'existence de Dieu j'ai un ami avec moi au travail mon collègue à chaque jour on a un débat sur l'existence de Dieu et là Le frère ou même la sœur revient à chaque semaine avec de nouvelles questions. Comment est-ce que je peux lui répondre Il m'a dit telle chose, comment je peux lui répondre Est-ce que tu es dans une compétition pour gagner C'est pour voir c'est qui qui va gagner Est-ce que ton objectif c'est de gagner C'est que tu sois déclaré comme gagné Ou bien ton objectif c'est de faire un rappel ou L'existence de Dieu, la question de l'existence de Dieu, c'est la chose la plus simple et la plus facile Ça ne demande vraiment pas toute la science et ainsi de suite dont les gens parlent aujourd'hui. Tu dois être un philosophe et un scientifique. C'est Allah qui l'a mis à l'intérieur. Ce qu'il y a un doute à propos d'Allah. C'est la fétra de l'être humain. Comprenez C'est ancré à l'intérieur de l'être humain. Si quelqu'un prétend ne pas croire en l'existence de Dieu, cette personne, elle a autre chose qui se passe à l'intérieur. Il y a autre chose qui est caché. Vad Peut-être j'ai mentionné ça à certaines personnes. Il y a eu le, la tuerie aux över unis Il y a sin de cela Det ou inte semaines. Fameuse tuerie. Il y a, a quelqu'un qui a échappé de justesse. Un témoin. Vous pouvez trouver la vidéo sur Internet anledning. Det är inte Et qui parlait avec un journaliste de CNN. Donc le journaliste lui a dit, mais comment est-ce que vous avez échappé Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé, ainsi de suite. Bon, il a dit, voilà ce qui s'est passé, tout le monde était en... Et j'ai vu des gens mourir, et j'ai vu des gens blessés, ainsi de suite. Il a dit, qu qu'est-ce qu qui vous est arrivé Comment est-ce que vous avez échappé à la mort Il a commencé à raconter, après ça il a dit, pour moi je peux vous dire une chose. Je suis venu à ce concert, à cette fête, en tant que, comment ils disent, agnostic comment ils disent, Agnostique, juste agnostique en tant qu'agnostique et je suis sorti de là en tant que croyant en Dieu aussi simple que ça est-ce qu'il a vu des preuves scientifiques est-ce qu'il a eu un débat avec quelqu'un il, il a lu des livres non c'est le fitra qui a à l'intérieur mais qu'il y a des couches d'arrogance des couches de « al-ghorour » le leur qu'on te vend, que toi tu es protégé, que toi en tant qu'être humain tu es fort, que tu es puissant, que tu as fait tes calculs et ainsi de suite, que tu n'as plus besoin de Dieu et ainsi de suite, que Dieu ce n'est pas une priorité. Peut-être il existe, peut-être non. Ce n'est pas un grand problème. Ainsi de suite, c'est le dernier. Mais, mais là, à un certain moment donné, tout ça s'est évaporé. Et il reste seulement là, la vérité. « D'a'o Allah m'ukhlesin alahu ad-din comme Allah azza il » Imaginez-vous quelqu'un Au fond d'un danger, au milieu d'un danger, dans une montagne, sur la mer, autre chose. On va parler avec notre monde aujourd'hui que nous avons, qui est devant nous. Et là, les gens, ils ont toujours cette réaction très facile. Si tu es en danger, tu fais quoi 911. Appelle le 911. C'est aussi simple que ça. On est là pour toi à tout moment, là. sans problème, quand même. Tu es en Amérique du Nord. Just call 911. Et là, la personne prend 911, ça ne marche pas. Ou le téléphone ne marche pas. Ou il n'y a plus de batterie. Ou il n'y a pas de réseau. La personne commence à, à crier, aidez-moi quelqu'un. Personne. Qu'est-ce que la personne va faire Qu'est-ce que la personne va faire si c'est un vrai danger Croyez-moi, tout le monde va se tourner à son Créateur. Chaque personne. Plus besoin de... Ah, mais non, non, je ne veux pas faire ça parce que ce n'est pas scientifique. <rire> Quand même. Je ne veux pas faire ça. Je suis quelqu'un, moi, de très rationnel. Je n'ai pas encore vu les preuves. Scientifiquement, rien. Je n'ai pas parlé à Dieu, moi. On est en 2017. C'est l'ère de la science. Non. Tout le monde va se tourner à Allah Azza Donc, ne porte pas le souci de la guider. Celui qui est sincère, Allah, il va le guider. Toi, tout ce que tu veux, c'est quoi C'est deux choses. De un, idéalement, que si cette personne-là va être guidée, que Allah il va te donner la récompense d'avoir été le, le transmetteur. C'est moi qui lui ai fait le rappel. Le dernier rappel qui a mené, bi-idnillah, azza wa jel, vers sa guidée. Si la personne, Allah n'a pas écrit qu'elle soit guidée pour une raison ou pour une autre, que Allah il le sait, c'est quoi Mon deuxième objectif J'ai fait mon travail C'est passé l'information. Le jour dernier, dit dis pas que moi j'ai caché la religion, que j'ai caché la vérité, que je menti ou autre chose. Moi je l'ai dit. Khalas. comprenez porte pas le souci de la guider. Oui, tout à fait. Ça c'est au début de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de sa vie, il portait le souci de la guider jusqu'à ce Allah Azza wa Jalla dise: "Falla'alla ka mu'minin." Il plusieurs versets dans le même sens qui ont dit au prophète sallam, de ne pas porter le, le souci parce que on vient de citer le verset Ce n'est pas toi qui guides. Oui, certainement. Faut faire la différence ici. Quand on parle porter le souci de la guider, ça veut dire je veux que mon objectif c'est que moi Soit que je te guide Soit tu es guidé Ou bien moi oh, j'ai failli à ma mission Je ne vais pas lâcher Vous comprenez Ça c'est une chose La deuxième chose qui est complètement naturelle C'est que tu aimes le bien pour l'autre personne Tant que tu vois Tant que tu vois que l'autre personne est sincère oh, C'est tout à fait normal aussi Quelqu'un quelqu est un proche Quelqu'un veut faire la da'wa veut appeler ses propres parents à la voix d'Allah Ses propres enfants C'est normal Nuh, alayhisselam, même lors des derniers instants, al Kafirin, il parle à son fils, il veut le sauver. Ça, c'est normal. Mais ce qu'on dit ici, c'est que n'essaie pas, ne mets pas dans ton esprit que si moi je suis sur la vérité, ça veut dire l'autre personne va être guidée. Si je sais comment présenter la vérité, l'autre personne va suivre. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, ah, les gens ne suivent pas l'islam parce que les, nous les musulmans, on sait pas comment présenter l'islam. Ce n'est pas si sorcier que ça présenter l'islam, croyez-moi. L'islam, c'est une religion très simple qui parle à la fetra, qui est de base. Tu présentes les bases de l'islam. Tu as fait la hudja Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui ils pensent qu'il faut trouver, je ne sais pas moi, une, for, une formule miraculeuse pour que les gens, finalement, ils vont comprendre l'islam et ils vont aimer l'islam. Non. Est-ce qu'on est meilleur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous Ta'ala, Allahu an dhalik. Est-ce que lors du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Tout le monde qui a écouté le prophète alayhi wa sallam, a répondu favorablement à son message Non. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ils n'aiment pas l'islam, ces gens-là n'aiment pas l'islam parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. » C'est vrai pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Il y avait des gens lors du, du temps du prophète. Est-ce que tu peux avoir une meilleure image de l'islam que d'être avec le prophète De, de l'entendre directement te parler de l'islam Il n'y a, a pas mieux que ça. Un prophète devant toi. Et il y a des prophètes... Il y a des prophètes le jour dernier qui vont venir avec zéro suiveur. Vous savez c'est quoi zéro suiveur Vous savez c'est quoi zéro suiveur Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire zéro suiveur pendant toute ta vie Vous voulez qu'on qu qu donne un exemple Imagine si tu ouvres un compte sur Twitter et tu, penses, tu passes cinq ans de ta vie à écrire des messages et des mots de parole de sagesse Et à faire follow d'autres personnes et à leur envoyer des messages et il n'y a personne qui, qui accepte de te faire follow après 5 ans tu vas être détruit psychologique tu vas être détruit alors qu'en réalité ça, peut, ça pourrait être un simple bug de système qui a fait en sorte que les gens ne peuvent pas te faire follow vous comprenez ou bien ils, avaient, ils ont parfois cette option, je ne sais pas si ça existe encore mais que tu dois approuver une personne avant qu'elle ne te suive peut-être que juste toi tu ne savais pas que cette option existait. imaginez un prophète qui a passé toute sa vie à appeler Allah azzawajal. pas de followers, zéro est-ce que ce prophète il a failli à sa mission non, c'est ça ce qu'on veut dire ici il y a des gens qui pensent que si toi tu passes le message et qu'il n'y a pas de réponse favorable tu as failli à ta mission tu pas gagné alors il faudrait vaincre l'autre personne il faudrait lui non tu fais de ton mieux tu peux revoir tes façons peut-être qu'il y a une meilleure façon pour la prochaine fois Inch'Allah mais fais pas de Satan l'essentiel le cœur de ton message parce que la guidée c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala t'avais une question toi quand tu vas te rappeler Inch'Allah donc Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'islam Pourquoi L'intérêt économique. À L'intérêt économique. L'intérêt personnel. L'intérêt, l'intérêt. Grande partie de l'humanité, des gens qui n'aiment pas l'islam. Et l'islam c'est la religion de tous les prophètes, c'est pas la religion du prophète Mohammed wasallam seulement. Une grande partie des gens qui n'aiment pas l'islam, pourquoi C'est parce que l'islam ne va pas avec leurs intérêts personnels, pas les vrais intérêts. L'islam, il est là pour les vrais intérêts de l'être humain. Dans la vie du bas monde et dans l'au-delà. Mais il y a des intérêts qui répondent aux besoins de la personne et il y a des intérêts qui répondent à aux passions de la personne. Grande différence entre les deux. L'islam n'est pas là principalement pour répondre à nos passions. L'islam, oui, il laisse une bonne partie de la vie halal à nos passions parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Allah, comme le frère l'a dit tout à l'heure, on a le droit d'avoir du plaisir parfois à halal. Allah, il... Ce qui est halal, Allah il a rendu halal pour nos passions. Mais ce n'est pas la grande priorité de l'islam, comprenez Ce n'est pas la grande priorité de l'islam. La grande priorité de l'islam, c'est de répondre à nos vrais intérêts. Et c'est Allah qui connaît nos vrais intérêts. Alors, est-ce que les gens, ils aiment ça Est-ce que tout le monde aime quand ils disent, « Viens, ton Seigneur va prendre charge de tes intérêts, mais tu vas devoir faire des sacrifices. » Des sacrifices de toi, ah, bien, tu vas perdre certains de tes patients. Vous comprenez Donc, l'islam, c'est pas tout le monde qui n'aime pas l'islam, Il n'aiment pas l'islam parce que l'islam, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam, ils ne sont pas convaincus. Il y a des gens qui connaissent l'islam très très bien. Mieux que plusieurs musulmans. Sauf que l'islam, selon ce que eux ils pensent, même si, même ça c'est faux en passant, même ça c'est faux, ils pensent que l'islam va leur enlever leur passion et leur plaisir de vivre. Même ça c'est faux. L'islam va t'enlever des passions que l'islam sait que c'est pas bon pour toi et Allah Azza va te donner une passion qui est meilleure dans la vie du bas monde ainsi que dans l'au-delà. Ma anzalna al-Qur'an li Passion c'est toute, passion c'est c'est large. Lorsque Allah Azzawajal nous dit encore une fois si on se met dans dans la tête, le mindset de quelqu'un qui est habitué pendant toute sa vie, la personne a vécu avec le vin et l'alcool et des sorties, et le samedi soir et ainsi de suite, est-ce que c'est facile d'enlever ça de la vie de cette personne Tu dire, ok, avoir une religion qui s'appelle l'islam, et en islam l'alcool c'est haram, telle chose c'est haram, est-ce que c'est facile Non. Beaucoup de personnes vont dire, moi, non. Beaucoup de personnes vont dire aussi oui, moi je vais faire ce pas, parce que je sais que c'est pas bien pour moi. Ça va être difficile, mais je suis en train de faire la bonne chose pour moi. Mais après, est-ce qu'Allah va te donner une vie qui est meilleure, même pour tes propres passions Oui. Comprenez Question Très bonne question. Taïf. Si on a quelqu'un dans notre entourage qui nous pose beaucoup de questions sur l'islam, donc on assume ici que ce soit quelqu'un qui n'est pas un musulman ou bien un musulman mais qui ne connaît presque rien d'islam. Donc on assume que ce pas des questions de fatwa, de comment faire la salat et des choses comme ça. Donc ça c'est un autre chapitre. On parle ici de la dawa, appelée à l'islam. La sœur elle nous dit si nous on donne des réponses. Mais qu'on n'est pas toujours certain de nos réponses. On n'a pas toujours la meilleure information à ce qu'on est à blâmer si on donne la mauvaise réponse et ainsi de suite. En théorie, donner la mauvaise réponse, la mauvaise information sur la religion sans avoir vérifié, c'est grave. anta تَقُولُ ala اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ Ça, c'est en théorie. Sauf que dans les faits, lorsqu'on parle de la darwa, c'est plus notre approche qui est à remettre en question l'approche de plusieurs personnes, encore une fois. Plusieurs personnes ont tendance à, soit que l'objectif c'est que tu veux embellir l'image de la religion coûte que coûte, quand plusieurs personnes vont le faire. D'autres personnes vont essayer de, je veux lui faire une image qui correspond à ses besoins, à ses attentes. Donc, ce que telle personne, elle est habituée, ce qu'elle aimerait que l'islam soit, je vais lui présenter ça, juste pour que l'autre personne ne critique pas l'islam, juste pour que l'autre personne... Ou parfois, les gens vont avoir tendance à aller dans des détails aussi. Par exemple, une question qui revient toujours. Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas le porc Et une réponse qui revient toujours. Parce que le porc ça cause des maladies, parce que la viande de porc il y a des bactéries à l'intérieur, parce que telle chose et telle chose et telle chose. Et là on commence à aller dans des détails de sciences naturelles, dans lesquels peut-être même la personne, celui qui est en train de parler, n'est pas n'a pas de bon fondement. et qu'un jour vous allez vous retrouver devant une personne qui, qui s'y connaît mieux que, mieux que vous, ou bien qui sait comment jongler avec le vocabulaire scientifique beaucoup mieux que moi. Donc peut-être que ce que l'autre personne est en train de, de dire, ce n'est même pas vrai, mais je ne suis pas capable de lui faire face, vous comprenez? Est ce que quelqu'un, un étudiant en sciences politiques, qui n'a jamais fait d'études en sciences naturelles à, à part les bases, est ce que quelqu'un comme ça peut avoir une discussion égale sur le corps humain avec un étudiant en médecine? universitaire, en cinquième année en médecine Est-ce que c'est facile Non. Même si vous avez une certaine culture générale. Mais l'autre personne peut vous dire du n'importe quoi. Juste avec le background qu'elle a. Vous comprenez Donc, là, ce qu'on dit toujours, c'est il faut comprendre c'est quoi la méthode. Comment est-ce qu'on appelle vers Allah Lorsqu'on appelle à l'islam, on appelle toujours vers les fondements de l'islam. Pas vers les détails de l'islam. Les détails de l'islam, le porc, l'alcool, la prière, le voile, telles choses, sont tous, fondés sur, sont tous basés sur les fondements de l'islam. Si on perd les fondements de l'islam, écoutez bien ça. Si on perd le, les fondements de l'islam, les autres pratiques de l'islam n'ont pas une grande valeur. Et une personne qui n'a pas comme repère les fondements de l'islam ne pourra jamais comprendre les détails de l'islam. C'est un paradigme complètement différent. En islam, notre, notre cadre de référence, notre paradigme, il nous dit quoi ?« La vie de l'au-delà, elle est meilleure et elle est plus durable. » Et dans notre cadre à nous, des personnes qui sont ablamées en islam, Allah Azza wa parle du mal de ces personnes, « ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَىٰ » Al Ils préfèrent la dunya sur la akhira, la vie du bas monde sur l'au-delà. Ça, c'est des personnes ablamées. Selon le cadre de référence de la plupart des gens x, y, z, à l'extérieur, qui ne sont pas des musulmans ou des croyants qui croient en islam, leur cadre de référence, c'est quoi Profite de cette vie de temps, de temps maximum. Cette vie, c'est la seule vie Toute justice doit être faite dans dans cette vie. Ce qui est bien, tu dois prouver que c'est un bien dans cette vie du bas monde. C'est deux cadres de référence complètement différents. Donc donc, lorsqu'on présente l'islam, on se concentre avant tout sur le tawhid d'Allah subhanahu wa taala, le monothéisme. C'est quoi l'islam Eh bien, l'islam, c'est de se soumettre à notre Créateur. Notre Créateur, il nous a créé, il a créé cet univers, il nous a révélé avec un manuel d'utilisation. c'est la référence. La référence, c'est quoi C'est sa religion. Faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose. Est-ce que lorsqu'on achète lorsqu'on achète un instrument, un outil, une machine un peu complexe, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est bloqué On ne sait pas quoi, quoi faire. On fait quoi On se réfère au manuel du manufacturier aujourd'hui ils ne donnent pas des copies papier mais comment on va le trouver sur internet quelque part je me rappelle une fois ça c'est une très bonne expérience ça m'a rappelé la, le, le même principe une fois j'ai acheté un meuble simple de Ikea un meuble, un seul meuble simple, rien de compliqué on ne parle pas ici électronique ou autre chose alors j'ai pris le guide devant moi et je suis en train de l'assembler ça m'a pris 2 ou 3 heures, petit à petit j'assemble, j'assemble Lorsque je suis arrivé presque à la fin, je me suis un peu précipité, je finis rapidement. Et là j'ai vu, 15e ou 16e étape, j'ai vu quelque chose qui me semblait un peu illogique. Tellement simple, pourquoi mettre ça à droite alors que c'est que c'est à gauche Je dis non, non, je ne vais pas suivre le manuel, je suis presque fini, tout est clair. J'ai fait de ma tête, une seule exception. Et rapidement je me suis rendu compte que je suis en train d'avancer vers la mauvaise voie. C'est quoi ma seule façon, ici, si, entre guillemets, faire tauba, revenir à la quinzième étape et suivre le manuel Comprenez Un petit meuble, partie de bois. Que dire de cet univers, de cette vie tellement complexe, de la vie humaine, les interactions humaines Est-ce que les interactions humaines, c'est simple C'est quoi les grands problèmes aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui C'est quoi les grands débats de société qui pourraient nous donner des exemples La santé, qu'est-ce qu'on a aussi Relation homme-femme, n'est-ce pas que ça, ça, ça prend un, un grand espace Lorsqu'on parle toujours de la culture et les réfugiés, les immigrants et ainsi de suite, les questions qui reviennent toujours, c'est quoi C'est le e et le nous. C'est quoi le e et le nous Déjà, c'est assumer qu'il y a une différence entre êtres humains parce qu'on est des nations différentes. Ça, ça a toujours existé. La question, regardez. Il y a de cela quelques, quelques semaines. On a eu un très, très un très très bon exemple. En Espagne, il y a des gens qui ont dit « Nous, on va faire notre propre pays. » Là, Catalogne. On veut se scinder. On veut être indépendant. La réponse qu'on dit toujours aujourd'hui, c'est quoi la réponse, la solution, c'est Qui va juger La démocratie, c'est le peuple. Mais là, la question, c'est, la démocratie, c'est quand, qu -ce, c est, c est dans quel instant qu'elle va juger que c'est acceptable de faire des élections, c'est quand que la démocratie ne va pas juger que c'est acceptable, c'est quand qu'on accepte des élections, c'est quand... toujours les mêmes, les mêmes questions. Alors, la différence entre les peuples qui va regner, qui va décider de ça. Allah Azza wa Jal dit déjà Allah Azza wa Jal il a aboli dans le Coran que la différence soit faite sur le, la simple race ou bien la simple nation ou autre chose. Allah Azza wa Jal il nous donne un autre point de référence. Al-wala sur l'iman inna akramakum indallahi atqaakum question de piété question de foi de l'iman inna mal mu'minuna ikhwa Comme on a dit tout à l'heure, la question de la relation entre l'homme et la femme. Quelles sont les limites Quelles sont les limites entre vous selon, selon, selon vous C'est quoi, quoi, quoi les informations que nous avons aujourd'hui Les idées que nous avons Ça ne se termine pas. Et c'est un débat qui est interminable. Pourquoi Parce que si on l'ouvre, si c'est les êtres humains eux-mêmes qui jugent, c'est une question extrêmement complexe. Parce que c'est la question de l'être humain. L'être humain, il est complexe, vous comprenez L'être humain, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas un robot. Il y a des intérêts, il y a des pensées. On a besoin d'une référence. Alors l'islam, c'est ça, c'est que notre référence, c'est notre créateur. Et notre créateur, il nous a créés pourquoi C'est pour un test. Cette vie du bas-monde, c'est une épreuve. Celui qui ne comprend pas que cette vie du bas-monde, c'est un examen, c'est l'épreuve, ce n'est pas les vacances. Ne peut pas comprendre le reste de l'islam. Une fois que la personne elle comprend ça, une fois que la personne elle comprend, quand on dit elle comprend, même si elle n'adopte pas ce mode de vie, mais au moins qu'elle comprend que lorsque je lui dis l'islam me dit ça, que l'autre personne elle va me voir sous un angle qui est différent de son angle à elle. Alors pourquoi après tout ça, pourquoi nous en tant que musulmans, est-ce qu'on ne mange pas le porc? Allez, ça va? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le porc? Très simplement. Hein? Parce que notre, notre créateur, parce qu'Allah il a dit que c'est interdit That's it, aussi simple que ça Pas besoin de m'aventurer dans tes terrains que moi je ne contrôle pas Et qui ne sont vraiment pas nécessaires Parce que je veux, je veux prouver quoi exactement Je veux prouver que le porc scientifiquement que c'est mal Même si je réussis à le prouver Est-ce qu'il va devenir musulman parce que je viens de prouver que le porc c'est pas bien pour lui non au, au, au mieux des cas il va s'abstenir de manger du porc ouais, ouais, finalement les musulmans ils ont raison ils ont compris que le porc c'est pas bien je mange pas le porc mais est-ce que à cause de ça est-ce que son intention c'était de se soumettre à son créateur ou bien se soumettre à la science donc toujours revenir à un point de référence très simple et lorsque des gens me posent des questions complexes sur l'islam des questions avancées sur lesquelles moi j'ai pas d'information, qu'est-ce que je dis je ne sais pas Et il n'y a pas de mal à dire « je ne sais pas ». Quelqu'un va vous dire « Ah, mais vous ne connaissez pas vos propres religions, je ne peux pas connaître tout sur ma religion. Je connais de ma religion, ce qui est les bases, les fondements, les choses les plus importantes et qui s'adresse directement à ma vie. Comprenez » comprenez On ne peut pas tout connaître, de toutes choses. Donc, il faut savoir, tout comme on s'est parlé, Il faut savoir garder le silence parfois. Réponds pas à toutes les questions. Je ne débat pas, je ne vais pas entrer dans les débats qui traitent de n'importe quelle question. Encore une fois, souvent la personne va vous poser des questions sur l'islam. Après ça, après l'islam, ça va virer vers la géopolitique. Alors pourquoi est-ce que en au Moyen-Orient, tel groupe fait telle chose et tel état il fait telle chose et quel est votre avis entre telle chose et telle chose Est-ce qu'on parle de la religion ou on parle, ou on parle de géopolitique C'est complètement deux sujets qui sont différents. Si vous voulez que je vous parle de la religion, je suis en train de vous présenter la religion elle-même. Ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet de, des conflits de la vie humaine. C'est clair Donc, il ne faut jamais s'aventurer à dire des choses sur notre religion sur lesquelles on n'a pas de connaissances. « Est-ce qu'il y a d'autres questions ?» Et qu'alors maintenant Oui, oui, arrière. Euh, D'awa taib. Appelez vers Allah subhanahu wa taala. D'awa. Appelez. On remarque ici qu'on n'a pas de propagande religieuse. Souvent ils disent on n'accepte pas la propagande religieuse. On fait pas de propagande religieuse en islam. On invite à l'islam. Oduhu ilasabi rabbik » On invite vers Allah azawajal. La propagande c'est autre chose. Propagande, c'est j'ai écouté, li, li, lisez lise telle chose. Invitation, c'est quoi C'est j'ouvre, je m'ouvre à toi. J'aimerais bien t'accueillir, que tu rentres. Wallahu yad'u'u ila dari as-salam. Donc là, c'est personnalisé. Chaque personne, elle a une façon qui marche, qui fonctionne plus avec elle pour ce qui est d'appeler vers Allah. Est-ce que la da'wa, c'est une obligation communautaire, collective, sur la oumma oui, c'est une obligation. Est-ce que ça peut être aussi une obligation personnelle, individuelle Oui, ça peut l'être. Chacun selon ses possibilités, ses capacités. Le alim, le savant, que Allah lui a accordé le savoir sur la science, c'est certain que la da'wah, c'est obligatoire sur lui. Sinon, pourquoi est-ce qu'il a appris la religion Si ce n'est pas pour passer le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Inna alladhina ma om vi har att de som har lignorande för kitab, och som vi har lignorande av lignorande savants, ils ont dit, Allah, il a demandé à lignorande d'apprendre, n'est-ce pas? alla alla kuntum? La ta'lamou. Si Allah, il a demandé à lignorande d'apprendre, avant ça, Allah, il a demandé aux savants d'enseigner de, et de passer le message. Donc, le savant en islam, ce n'est pas comme... N'importe quel musulman, n'importe quel musulman, il peut faire la da'wa dans sa vie de tous les jours, il peut faire passer le message encore une fois à ses proches, tu peux faire la da'wa à tes proches, à tes collègues, quelqu'un lorsque quelqu'un nous questionne sur, sur l'islam, par exemple, quelqu'un veut apprendre l'islam. Là, la da'wa devient obligatoire. Tu n'as pas le droit de lui dire "Ah, je peux pas te répondre, moi je veux pas te parler de ma religion." Tu peux pas le faire. C'est très grave. Si tu refuses de répondre à quelqu'un qui veut apprendre l'islam, même "Qal l'islam." Encore une fois, du meilleur de tes connaissances. Si je ne connais pas même les bases de l'islam, qu'est-ce que je fais Ça, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Salam alaykum. Oui, al-masjid. C'est ça. Moi, j'ai un collègue qui travaille avec moi et qui veut connaître c'est quoi l'islam. Il s'intéresse. Mais je ne peux pas lui répondre. Est-ce que je peux vous le répondre Est-ce que je peux le ramener chez vous Il parle cher La grande question ici, c'est pourquoi est-ce que tu ne peux pas lui répondre Est-ce que tu ne connais pas les bases de l'islam toi-même Peut-être que c'est une bonne opportunité pour toi d'aller apprendre toi-même, parce que toi aussi tu dois connaître. C'est inconcevable que lui va apprendre rapidement et qu'il va connaître plus sur l'islam que toi. Vous comprenez Donc, Oui et non. La daruai, c'est une obligation sur la personne, oui et non. Ça dépend de chaque personne, de un, ça dépend aussi de, de ton contexte. Chacun, il a l'obligation, belli wahani wahala wahalaya. Chacun a la responsabilité du, de passer du message d'Allah subhanahu wa ta'ala du mieux selon ses connaissances et ses capacités. Prochaine question. Oui. Encore une fois, on revient au point qu'on a dit tout à l'heure. Lorsque je parle à un athée, est-ce que l'athée me questionne sur les fondements de ma religion ou l'athée est en train de me questionner sur les pratiques de ma religion Si un athée me dit « Pourquoi est-ce que vous ne buvez pas l'alcool Pourquoi est-ce que vous mangez le porc ?» et ainsi de suite. Comme on a dit tout à l'heure… Sauf si je suis vraiment un expert dans un domaine bien particulier, c'est juste arrivé de façon aléatoire que moi j'ai fait une thèse de doctorat sur le, je sais pas moi, la viande porcine et quelque chose comme ça, et que je suis vraiment capable d'aller dans tous les détails. Ça c'est intéressant, ça serait intéressant pour, comme ils disent, marquer un point. Mais ce n'est pas, pas le but final, ce n'est pas le but ultime. Première étape ici, c'est de ramener la personne au fondement. Discussion sur les fondements. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que je ne mange pas le porc C'est parce que Dieu m'a dit que le porc c'est interdit. Prochaine chose très normale, mais tu crois en Dieu toi Ah, là on va parler de Dieu. Vous comprenez Lorsqu'on parle de Dieu, oui, ici on peut utiliser des arguments scientifiques. On peut utiliser des arguments de la raison. Encore une fois, Ça, ce n'est pas une obligation. Je n'ai pas l'obligation, moi, d'aller avec cette personne dans tous les détails, parce que c'est ça l'erreur à ne pas faire. Il y a deux cas ici. Est-ce que je suis qualifié pour parler de la science, encore une fois Je suis en train de faire, moi, ma thèse de doctorat ou bien étudiant en maîtrise ou autre chose en physique. Entre autres probablement je peux lui parler de la création de l'univers et telle chose. Je peux avoir une discussion qui est scientifique. Est-ce que, quand plusieurs personnes font cette erreur, j'ai lu un petit livret de 10 pages sur les miracles scientifiques du Coran, et là je vais commencer à lui dire, mais vous savez qu'en islam il y a des miracles scientifiques dans le Coran, et le Coran nous a dit à propos de la science. Et là ce que je suis en train de dire maintenant, les informations que je cite, peut-être qu'elles sont vraies. Mais le niveau de profondeur de ces informations, c'est un niveau de, de, qui ne dépasse pas ce qu'on enseigne au secondaire. Et je suis en train de faire face ici à quelqu'un qui est universitaire. Si la personne va avoir le dessus sur moi, va me vaincre dans le dialogue et dans le débat, qu'est-ce que cela veut dire pour l'autre personne Comment est-ce que lui, il va, se, il va se penser J'ai gagné. Encore une fois, la science, elle est plus crédible que la religion. Vous comprenez La raison, encore une fois, l'aql, la raison. La raison, l'aql. La raison, c'est autre chose. Ce n'est pas nécessairement la même chose que la science. La raison, c'est le débat avec la logique. On peut aussi prouver l'existence du créateur avec la raison. C'est la même chose. Il y a des gens, leur niveau d'intelligence, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons croyants ou bien qui n'ont pas, non, ça n'a rien à voir avec personne qui a un niveau d'intelligence qui est limité et tu parles avec quelqu'un de très intelligent on peut donner ici des questions on ne va pas les donner parce que ça c'est comme donner une chouba gratuite là, c'est faire la promotion du coffre et de, de l'ilhad pour rien du tout mais il y a des questions clés, des questions des exemples clés que les athées, les vrais athées, là, ceux qui sont déterminés, ils connaissent par cœur. Ils vont vous poser ces questions. Qu'est-ce qu -ce que je lui dis je Là, tu reviens à la maison, c'est toi qui as la chouba maintenant. C'est toi qui as besoin de dawa. Pourquoi Parce que je ne suis pas qualifié, je ne suis pas préparé, je ne suis pas... Donc, c'est pour ça que je dis, moi, c'est pas que... La science ne mène pas vers Allah. Oui, la science, la vraie science, elle mène vers Allah. Toute chose dans cet univers elle mène vers Allah. Subhanahu wa taala wa kullu fi kulli شيء اية تدل على انه الواحد. كمل زندي سنريهم اياتنا في الافاق وفي ام Fusim. Sauf que ce qu'on est en train de dire ici, et c'est ça le point le plus important à comprendre, la conviction de l'autre personne, écoutez bien ça, la conviction de l'autre personne n'est pas nécessairement ce qu'elle dit avec ses, ses paroles. Je peux défendre l'indéfendable tout en croyant que c'est fou. La fameuse expression, l'avocat du diable. Quelqu'un peut être un avocat et en train de défendre un grand criminel. Il sait que ça c'est un criminel, le gars il mérite la prison et tout. Mais moi je suis payé pour être un avocat, alors qu'est-ce que je fais Je vais le défendre. Je vais ramener des arguments et je vais, et je vais, et je vais. Et ça marche, souvent ça marche. Et que de l'autre côté, on va dire, c'est vrai. Le gars a un très bon avocat. Donc, parfois, quelqu'un qui est kafir il est l'avocat du diable de lui-même. Il y a un diable à l'intérieur, il est en train de jouer à être l'avocat de ce diable. C'est pour ça Allah il a dit « Jihadou biha wa stayqanatha anfusuhum zulman. Au fond d'elle-même, la personne, elle a le yakin, la certitude, à propos d'Allah Azzawajal. Cette certitude, elle est, couchée par, elle est cachée par une couche ici, un, un voile d'arrogance et de quibre et d'autres intérêts, et ainsi de suite, que la personne ne veut pas vous, vous montrer. Alors, si la personne elle est éloquente et intelligente, et ainsi de suite, ça, ça va être bien caché, et le contraire va être bien défendu. Il y a des personnes qui peuvent défendre une, N'importe quoi. N'importe quoi. La chose est son contraire en même temps. Son doué. Comprenez Donc c'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne pas trop aller dans un terrain que nous on ne maîtrise pas. Tu es en train de faire la da'wa à Allah, pas la da'wa à la science. La da'wa à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est toi qui détermine le terrain. Ne laisse jamais l'autre personne t'emmener vers son terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu. Mon terrain, Dieu, pourquoi est-ce que je ne mange pas le porc et je ne bois pas l'alcool C'est parce que Dieu m'a dit de ne pas le faire. Si tu veux accepter ça, t'acceptes. Tu ne veux pas l'accepter, alors c'est à toi de choisir ton mode de vie. Mais attention, ça c'est mon terrain ici. Tu veux le comprendre Je suis prêt à te l'expliquer. comprenez Parce que sinon on risque de faire des choses qui vont donner l'effet complètement, complètement contraire. Réponse typique. On va donner ici, pour ne pas trop vous retenir. Une fois, on faisait des, des trucs de da'wah, d'activités dans laquelle il y a des personnes qui viennent questions sur l'islam et ainsi de suite. Il y a une personne, je me rappelle, elle est passée, elle a dit, regardez, moi c'est entre deux cours, j'ai 10 ou 15 minutes, je veux juste avoir des informations très brèves sur l'islam. Je n'ai pas le temps aujourd'hui ni pour avoir un débat, ni rien du tout. De un, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Et je veux vraiment croire en Dieu s'il existe. Je peux que la personne soit sincère. ce peut que la personne ne soit pas sincère. Les deux sont possibles. Quoi donner comme réponse à cette personne En quelques secondes, personne ne va partir. Je ne vais plus voir cette personne. Allah Ta'ala Et je ne porte pas le souci de la guider. C'est entre elle et Allah Azza wa J'ai dit à la personne très, très, très simplement, de façon très simple et très claire. Si vous êtes sincère, et voulez vraiment croire en Dieu s'il existe, vous allez vous lever à partir de cette nuit, au milieu de la nuit. Si c'est si important pour vous de, de connaître est-ce que Dieu existe, parce que pour certaines personnes, oui, je ne sais pas, mais ce n'est pas vraiment important pour moi. Allah ne va pas te guider. Mais si c'est vraiment important pour toi d'avoir la réponse, Vous allez vous lever à chaque nuit à partir de cette nuit et vous allez parler de façon sincère. Parlez à Dieu. Dites-lui, Dieu, si tu existes, guide-moi vers ton chemin. De façon sincère. C'est tout ce que tu as à faire. Impossible que tu sois sincère et que Allah ne va pas te guider. C'est impossible. Vous comprenez C'est tout ce que tu as à faire pour passer le message d'Allah à une telle personne. Tu n'as vraiment pas... à perdre tant parce que comme on a dit le chemin d'Allah l'art est beaucoup plus court que ce que les gens ils pensent c'est clair est-ce qu'il y a une dernière question ensha avant de conclure pas de question on va s'arrêter subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa wa tubu dawana rabbil alamin